et Qibla présente le cœur en action madari salikin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 Séance de notre série sur le cœur en action, les sentiers des itinérants medres de Selikin avec les enseignements de l'imam al Qayyim alaihi rahmatullahi taala. Et aujourd'hui, inshaAllah al-azawajal, on va parler d'une station et d'une ibada qui est extrêmement importante dans la vie du croyant, dans la religion, d'Allah l'arzawajal, avec laquelle en général, en gros, on est tous assez familiers. On connaît tous un peu cet ibadah, ce concept qu'on va couvrir aujourd'hui, incha'Allah, azzawajal. Mais c'est important d'aller un peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce que ça signifie dans l'islam. C'est ce qu'on ce qu appelle l'ibadah ou bien le concept de « at-tawakkul ». Le tawakkul, je suis sûr que beaucoup parmi vous connaissent déjà le mot « at-tawakkul ». C'est quoi le mot « tawakkul » Ici, on va faire une petite explication très brève avant d'aller dans les détails pour plus euh, clarifier cela, incha'Allah, azzawajal. Al-Tawakul c'est la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement avoir confiance en Allah azawajal. Confiance comme toute autre confiance, souvent on a confiance. J'ai confiance en quelqu'un, mais j'ai pas pleinement confiance. at tawakul c'est la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une confiance qui est absolue. Et qui contient aussi quelques autres points que nous allons détailler. InshaAllah, tout au long de cette halqa biIdniLlahi Subhanahu wa Taala, on va voir comment, est-ce que bien sûr, tawakul, on en a besoin dans notre vie de tous les jours pour pouvoir vivre et survivre. Mais plus que cela, tawakul, on en a besoin aussi même pour notre iman, pour notre akhirah, pour notre relation avec Allah Subhanahu wa Taala le concept de tawakkul est cité dans plusieurs versets de Al-Quran Al-Karim on n'a même pas le temps de tous les citer maintenant d'aller dans les détails par contre on va citer quelques-uns inchallah azza wadel comme introduction qui nous pointe vers certains certains principes déjà importants Allah azza wadel il nous dit fi Al-Quran Al-Karim wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum Déjà cette ayah, elle contient entre autres deux points importants. Allah Azza wa il dit « Alallahi tawakkalou » sans vous, trop vous encombrer avec les détails ici qui sont derrière, les principes derrière, selon la, la langue arabe et ainsi de suite. Mais ce style ici « Allah fatawakkalou » il pointe vers le concept de l'exclusivité, « al-hasr, que notre tawakkul, il doit être seulement en Allah Azza wa De un, Le deuxième principe ici tiré de cette ayat du Qur'an al-Karim Si vous êtes des mu'minin, ça veut dire si c'est une condition au vrai iman lorsqu'on a des tests des épreuves dans la vie pour prouver notre iman, que notre foi elle est véridique en Allah Azza wa Jal, et eh bien il faut avoir quoi? Tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a le lien entre tawakkul et entre quoi? Et entre le vrai iman, l'authenticité de l'iman. Allah Azza wa Jal il dit aussi dans sourate at talaq Ce verset-là est très intéressant. Pourquoi Parce qu'il vient dans le contexte d'une sourate qui s'appelle Sourate du talaq, Sourate du divorce. Et ça vient aussi dans le contexte des versets sur le, le divorce. On sait tous que lorsqu'il y a un divorce, qu'est-ce qu'il y a Un divorce c'est quoi C'est un changement qui est assez majeur dans la vie de, de la personne et du système familial et ainsi de suite. Et c'est normal qu'il va y avoir certaines choses qui vont devenir quoi Pas pleinement sécurisé. Il va y avoir des insécurités qui vont, qui vont se développer tout de suite après le divorce. Par exemple, lorsqu'on parle de l'aspect quoi Monétaire, financier, de l'argent entre autres. Allah Azza wa il, il dit dans ce contexte-là du divorce, il dit subhanahu wa ta'ala وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا Kikonq a le tawakkul on Allah Azza wa Jal. Plein confiance en Allah. Alors Allah Azza wa Jal il est hasbuhu. C'est quoi hasb Allah Azza wa Jal il lui est suffisant. Hasib. Kafabillahi hasiba. On dit c'est une formule qu'on répète tous souvent. Hasbi Allahu wa naamah al-wakil. Hasbun Allahu wa ni'amah al-wakil. C'est quoi hasbun Allah? Allah aza wa dil nous est suffisant. La suffisance. Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'est suffisant. Allah aza wa dulce. En Allah Azza wa nous avons confiance. Mais ici, le nom d'Allah Azza wa qui est cité, ça c'est dans Sourat Al-Mulk, c'est le nom Ar-Rahman qui fait référence à la, à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a confiance en Allah Azza wa Jal parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Une autre ayah. Allah Azza wa Jal, il dit وَتَوَكَّلْ <muches> Et et le Allah, mais Allah Azza wa il ne dit pas dans cette ayat Allah, il utilise un autre de ces noms à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le nom qui est cité ici al Hayy, le vivant. Il dit, subhanahu wa ta'ala, place ta confiance en celui qui est le vivant, qui ne meurt pas. al Hayy, al la C'est quoi le, C'est quoi la pertinence ici C'est quoi le lien entre ce, ce, ce nom d'Allah Azza wa et cet attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et entre le tawakkul C'est quoi le lien entre les deux Qui pourrait nous tirer, qu'est-ce que ça nous renseigne ici sur le tawakul Ou bien, comment est-ce que ça justifie ici si tawakul Si quelqu'un, il place sa confiance en son père, ton père c'est quelqu'un de puissant, d'influent et de riche, tu places ta confiance en ton père, qu'est-ce qui pourrait arriver Pour mourir, le jour où ton père il disparaît, qu'est-ce que tu viens de perdre ici Celui qui te... Qui te supportait. Donc tu ne peux pas placer ta pleine confiance absolue en ton père. Même s'il est riche et influent, il a le pouvoir. Allah Azza wa il est al-hay, al la yamut. Il sera toujours là, subhanahu wa ta'ala. Il est le premier, il est le dernier, huwa l'awwal, huwa l'akhir. Allah Azza wa il dit aussi. Fa-idha azamta, fa-tawakkal ala Allah, inna Allah ayuhibbu. Une autre ayah qui contient quelques enseignements ici, il dit subhanahu wa ta'ala Lorsque tu as al-azm, c'est quoi al-azm Al-azm c'est la détermination, parfois on envisage de faire quelque chose, on y pense Mais à un certain moment donné qu'est-ce qu'on fait On est décidé, je prends la décision Maintenant lorsque je prends la décision ferme, c'est quoi la première chose qu'il dit subhanahu wa ta'ala Fatawakkal Allah. Avant d'entreprendre l'action, il faut t'assurer que j'ai la confiance en Allah Azza wa Jalla et après ça il dit subhanahu wa Ta'ala il am li mutawakkilin Allah Azza wa Jalla il aime ceux qui ont confiance en lui subhanahu wa Ta'ala Allah Azza wa Jalla il dit aussi dans l'autre aya Inna alladhina qala lahumu an-nasu inna nasqa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'ma al wakil donc là c'est pas dans un contexte d'entreprendre une action c'est un autre contexte il dit subhanahu wa ta'ala wa alaykum salam il dit subhanahu wa ta'ala alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad lakum fakhshawhum ça c'est dans un groupe de croyants lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa salam encore une fois on n'a pas le temps bien sûr pour chaque ayat d'amener le contexte et le tafsir et l'histoire derrière et ainsi de suite Il dit, subhanahu wa ta'ala, il nous parle ici des Sahab, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on les a avertis, on les a menacés, qu'il y a des gens qui font un complot contre vous, ils se regroupent, il y a toute une alliance qui se développe contre vous, c'est une menace. Qu'est-ce qu'ils ont dit Allah Azza wa Jal, il est suffisant pour nous, et quoi Et c'est lui. Le meilleur wakil en qui on met notre confiance, Subhanahu wa Taala, c'est pour ça que Allah azza wa jal les a, les a protégés après cela. Le prophète, Taala, lui-même, il a plusieurs noms, Taala. Et l'un des noms du prophète, on ne parle pas ici d'un nom, ça veut dire le nom de famille. On parle d'un titre, ok, pour ce qui est des noms d'Allah azzawajal, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des titres alayhi salatu wa -salam, certains connus dans le coran, certains à travers aussi la sunna, sa sunna lui alayhi salatu wa l'un de ces titres c'est qu'il est alayhi salatu wa al-mutawakkil, al le mutawakkil, c'est parce qu'il y a pas quelqu'un qui a plus tawakkil en Allah azzawajal que le prophète alayhi salatu wa sallam, Allah azzawajal il lui dit Dans le Qur'an kareem, det sade sig till Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Il dit subhanahu wa ta'ala فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ al عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيِّنِ Et le tawakkul en Allah. Parce que tu es sur la vérité qui est claire. La vérité qui est absolue, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier, premier lien ici à faire. On doit se rappeler de ce lien. On en aura besoin tout à l'heure, incha'Allah. Le lien entre le tawakkul. Et entre quoi Être sur la vérité, sur le chemin. On a parlé la dernière fois du chemin de la droiture, c'est ça la vérité. C'est l'haqq qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. nous dit ici l'auteur أَمْرِهِ مَعَ بِأَنَّهُ عَلَى Detalarerar på att den religion som Allah zöddel, är funderad på dessa två koncept. Att vara på sanningen och att vara tillgänglig för Allah. Det är vad det är att vara på sanningen. Det är att veta att jag gör rätt sak. Det är att veta att jag gör rätt sak. Det är att veta att jag gör rätt sak. Det är att veta att jag gör rätt sak. Det är att veta att jag gör Det är att Si je fais la mauvaise chose, je vais me retrouver quoi Avec la mauvaise conséquence. Même si je vais travailler très très dur. Peut-être qu'après plusieurs années, je vais réaliser que je faisais la mauvaise chose. Mais si je suis sur la vérité, je sais que c'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que peut-être que je sais que c'est la vérité, mais je serai incapable de la mettre en pratique. Là, j'ai besoin que Allah, il m'aide et qu'il me protège. C'est pour ça que là, on a besoin de quoi Qu'est-ce que ça vous rappelle dans la surah qu'on connaît tous et qu'on récite la surah la plus populaire dans le Coran Quel passage Plus proche On fait la ribada. on adore Allah Azza wa Jal. C'est toi qu'on adore Ça c'est quoi Ça c'est La vérité. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin de la droiture, c'est adorer Allah Azza wa Par contre, il n'y a c'est quoi C'est en aide qu'on demande. On a besoin du soutien d'Allah Azzawajal pour pouvoir l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Donc la religion d'Allah Azzawajal, c'est quoi C'est l'ibad, l'adoration d'Allah Azzawajal, ta le tawhid et quoi Le tawakkul, avoir confiance en Allah Azzawajal pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide entre autres à mettre en pratique Al-Ibad. Fi as-sahihayni »« fi as-sahihayni » Avant de mentionner ce hadith, j'ai aussi une autre phrase ici de l'imam Ibn al-Qaib. Il dit « Fal'abdu a'afatuhu imma min al l'hidayah wa imma min al-tawakkul. tawakkul ». Écoutez bien cette phrase, ce principe, il dit que le serviteur, sa faille, ça veut dire la raison de sa perte. C'est quoi C'est soit « adam al hidayah », ne pas être sur le chemin de la guider, ne pas être sur le droit chemin, ou quoi Ne pas avoir tawakkul. C'est l'une des deux Vous comprenez Il y a quelqu'un Il est égaré du chemin d'Allah Parce qu'il n'est pas sur le droit chemin Il n'a pas cherché à connaître la vérité Il est en train de faire du n'importe quoi Il y a quelqu'un d'autre Il sait très bien c'est quoi la vérité Comment faire Mais il n'a pas tawakkul en Allah Subhanahu wa Taala. Et de ce fait Soit il fait confiance à ses propres pouvoirs Et il va se retrouver avec des défis Qui sont beaucoup plus grands que lui Ou qu'est-ce qui arrive La personne ne va même pas entreprendre le chemin de la droiture, même si elle le connaît. Pourquoi Parce qu'elle a peur, comme c'est le cas pour plusieurs personnes qui ne suivent pas le haq, la vérité, le chemin, la religion d'Allah Azza wa C'est quoi C'est la peur de perdre des acquis. Rappelez-vous bien ça. Plusieurs personnes ne suivent pas la vérité parce qu'ils ont peur de perdre certains de leurs acquis. Actuel, celui qui a peur de perdre son emploi, celui qui a peur de perdre ses amis, celui qui a peur de perdre sa richesse pour les plus grands et pour un niveau plus avancé comme c'est arrivé à travers l'histoire. Même lors du temps du prophète, comme pour Hirak, Rome, l'Empereur des Romains, dans le temps du prophète, ça peut être la peur. Tout simplement de perdre le pouvoir, ok Donc, si je suis la vérité, je vais perdre le pouvoir. À travers la vie du prophète sallallahu alayhi wasallam, la sirah du prophète sallallahu alayhi wasallam, surtout dans la période qu'on appelle Mekwa, ça veut dire la hijra, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était persécuté par les polythéistes de Quraysh, de la tribu de Quraysh. C'est très évident, à travers plusieurs histoires, que Quraysh... Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas suivre le prophète alayhi wa sallam? Pour plusieurs parmi eux, ce n'est pas la seule raison, mais pour plusieurs parmi les leaders de Quraysh, c'est parce qu'ils avaient peur de quoi De devoir faire face à l'opposition des autres tribus de l'Arabie. huda min ardina Donc c'est quoi ici C'est un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui fait en sorte que la personne connaît la vérité mais ne va pas l'implémenter, ne va pas la mettre en pratique. Hadith authentique rapporté par Boukhari et Muslim, un long hadith que je ne vais certainement pas citer ici parce qu'on n'a pas le temps de citer de très longs hadiths, mais je vais prendre juste la conclusion, la fin de ce hadith. En somme, qu'est-ce que le prophète Sahasan nous cite dans ce hadith Il nous a parlé de 70 000 personnes, 70 000 croyants, qui, au jour du jugement dernier, vont entrer al-Jannah, vont entrer au paradis. Mais ils vont entrer de façon exceptionnelle, de façon spéciale. Qu'est-ce qu'ils vont avoir C'est qu -ce qu euh, quoi cette façon spéciale Bilachisabin wala adève que non seulement ils ne seront pas punis par Allah il n'y a pas de punisseur antérieur avant d'entrer au paradis, ça c'est de 1, mais la deuxième chose, c'est quoi Hisabin, Il n'y a pas de jugement antérieur, ils ne seront même pas jugés. Vous comprenez ici Entrer au paradis c'est une chose, entrer le jannah c'est une chose. Plus grand que entrer le jannah c'est entrer le jannah sans même passer par l'enfer, tout de suite directement la personne elle entre au jannah. Plus grand que tout ça c'est ne même même pas avoir à subir le jugement auprès d'allah et à répondre à des questions à ce que tu as fait telle chose et telle chose et voir quoi l'exposition à l'arde comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé de devoir revoir le fil des événements de notre vie. Du jour où on a atteint l'âge de puberté, le boulot, la responsabilité auprès de l'Azodé jusqu'à notre mort, toute notre saïf, tout notre registre d'action. Alors il y a des personnes qui ont cette exception, ils ne seront même pas jugés par l'Azodé. Tout de suite, Janna. c'est qui ces personnes Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité encore une fois certains de leurs traits, mais à la fin, il a mentionné le sommaire de tous ces traits. C'est des personnes qui ont Un niveau extrêmement élevé De tawakkul en Allah Subhanahu wa ta'ala En passant, petite parenthèse ici Dans une autre narration, pour que vous ne pensiez pas Que c'est mission impossible Que, euh, que ce n'est pas, comment on peut dire ça Que ce n'est pas réalisable Dans une autre narration, le prophète wa sallam, Il dit, authentique aussi, Il dit que j'ai demandé Allah Azza wa Jal De me donner plus de ma umma. Et Allah Azza wa Jal, il a donné au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour chacune de ces 70 000 personnes, Allah Azza il a donné au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, 70 000 autres personnes. Avec chaque personne des 70 000, il va avoir quoi 70 000 autres personnes qui ne vont pas, ou bien qui vont entrer le Jannah aussi, sans être jugées, sans être punies. Je vous laisse faire le calcul. Taïm. Uh, le prophète alayhi salatou wasalam il a dit aussi dans le hadith authentique قال عليه الصلاه والسلام il dit le prophète wa sallam, si vous aviez vraiment vraiment tawakkul Allah azza le vrai tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala il va vous donner la richesse la On comprend tous que dès qu'on parle de Tawakul, parmi les premières choses dans laquelle l'être humain normal average comme on dit average human being la première chose dans laquelle il pense c'est quoi Richesse, l'argent, manger, boire bien sûr, traditionnellement même si dans notre contexte les gens ne sont pas vraiment quoi Sont pas vraiment inquiétés par le fait qu'est-ce que je vais manger demain ou la semaine, c'est plutôt le le luxe, l'accessoire, acheter la maison et avec une piscine et avec je ne sais pas quoi mais ça revient que c'est une question ici de, de richesse, se faire de l'argent, se faire des biens alors ça ce qu'on appelle ici l'un de ces noms c'est il dit le prophète si vous aviez la pleine vraie confiance en Allah il va vous donner la richesse comme il le donne aux oiseaux qui partent qui quittent le matin affamés n'ont rien mangé et qui reviennent le soir, quoi, plein. C'est un ce vêtement qui vient d'Allah, Zod. Pour que personne, bien sûr, ne, ne comprenne ce hadith, à l'opposé de ce que le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam veut dire, le sens de ce hadith, ce n'est pas si tu as vraiment ta Allah, reste chez toi et tu vas bien manger. Ce n'est pas ça le hadith, OK Parce que le Prophète Sallallahu Alaihi sallam, il te parle des oiseaux et les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font Il dit, allez, Sallallahu qu qu'est-ce qu'ils font Ils se déplacent, ils vont chercher le risque. Okay, il faut chercher le risque, il faut faire l'action. On va parler de ça tout à l'heure, inshaAllah. Mais en faisant l'action, si tu avais tawakurun al-la-zawod, le plein tawakurun, tu fais l'action, ton risque, il va venir. Allah la zawod il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il wa il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, en haut, elle est auprès le rizq c'est pas auprès de ton boss qui signe le chèque ok si Allah azza wa in, il veut que ton rizq tu vas pas l'avoir tu ne vas pas tu ne vas pas l'avoir vous voulez un exemple on est au Canada c'est pas un pays du tiers monde comme on dit ok mais vous le savez très bien que pendant quelques années je pense que le problème persiste jusqu'à maintenant il y a des milliers d'employés du gouvernement fédéral qui ne reçoivent pas quoi Leur paye parfois, qui reçoivent leur paye en retard. Pourquoi Pour un simple pro problème d'un système informatique. Un peu plus au sud, tu as la plus grande puissance sur la terre comme on dit. Et ça arrive de temps à autre à chaque 2-3 ans, comme ça il y a un government shutdown parce qu'ils ne s'entendent pas au Parlement, au Sénat et ainsi de suite. Et là qu'est-ce qui arrive Il y a des milliers d'employés du gouvernement fédéral qui ne reçoivent pas leur paye aussi. Comprenez Même parfois ça peut durer plusieurs plusieurs semaines. Alors ce que tu as écrit sur papier c'est quelque chose. Mais ton risque, si Allah Azza wa il veut que tu ne reçoives pas ton risque, tu ne vas pas le recevoir. Et si Allah Azza wa il veut que tu vas recevoir ton risque, que les gens fassent ce qu'ils font, tu vas recevoir ton risque. C'est pour ça, les deux choses auxquelles on, qui sont déjà collées à nous, on ne peut pas les voir, mais c'est déjà collé à nous, comme dans le hadith du prophète qu'avant notre naissance, lorsqu'on est dans les matrices de nos mères, Allah il envoie un ange, Malak, ça, ça c'est pour tous les êtres humains sans exception, et qui va quoi Par l'ordre d'Allah azzawajal, il va écrire quoi, entre autres Adjaluhu Adjaluhu c'est quoi C'est le C'est le délai de ta vie. Combien tu vas, tu vas vivre sur cette terre Nombre d'années et de mois et de semaines et de jours et de heures et de minutes et de secondes et ainsi de suite. Il a maïe Allah Azza wa Et écrit avec cela aussi quoi Ta richesse. Ta richesse, ce que Allah Azza wa Jal t'a écrit, tu vas le consommer avant ta mort. C'est certain, indiscutable. Et tu ne vas pas consommer plus. Un dollar de plus, tu ne l'auras pas. Tant rizq Allah Azza illa Jalla, Donc, le rizk, il est au prix d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah huwa razzaqudul quwa til mati. Nous, tout ce qu'on fait, c'est faire les esbab lorsqu'on travaille, on se déplace et ainsi de suite. Tout ce qu'on fait ici, c'est quoi C'est ouvrir ici les portes de rizk qu'Allah Azza wa Jalla, il a déjà écrit, subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Man qala, ya'ni idha kharaja min baytihi. Bismillah, tawakkalta ala Allah, la hawla wa la quwata illa. Billah. Ça c'est le dua, très facile, très simple, parce qu'il est composé encore une fois de phrases populaires qu'on connaît tous. Que lorsqu'on sort de chez nous le matin ou le soir ou à n'importe quelle heure, la sunnah c'est de dire « Bismillah, tawakkal ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah » C'est simple, c'est « Bismillah, tawakkal ala Allah, j'ai tawakkal on Allah »« Et la hawla wa la quwwata illa billah » Celui qui dit cela, il dit le prophète alayhi salatu wassalam On va lui dire, ça veut dire un ange va lui dire Tu seras guidé et tu seras protégé et tu seras quoi Et tu seras suffi, wa kufita Alors là, qu'est-ce qui arrive Fayakul shaitanu le shaytanin a kharah. Un shaitan va s'adresser à un autre shaytan parce que Allah a donné l'habileté aux shayatin de pouvoir entendre certaines des paroles de l'alaïk a des angeles alayhim sur cette terre. Il dit, ad hoodia, wa kufiyya, wa wuqia. Qu'est-ce que tu pourrais faire à quelqu'un, à une personne qui a été quoi? Protégée suffi et guidée Ça veut dire last case tu peux rien faire à cette personne. Vous comprenez donc ça c'est quoi le ash dit ici la partie qui nous intéresse c'est le fait de dire dans notre doua bismillah tawakkeltu ala Allah. Avoir tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manzilatu awsa'u wa wa la station, la le La station de Tawakul, en passant une petite un parenthèse ici, souvent lorsque, euh, pas souvent, presque à chaque, à chaque halaqa, on dit toujours, c'est quoi, on va commencer avec « Maderidus Salikil, les sentiers des itinérants ». Je dis « les sentiers des itinérants » c'est parce que je sais que c'est comme cela que le livre est officiellement tr traduit en français. Ça s'appelle « Les sentiers des itinérants ». Je ne sais pas s'il y a plusieurs traductions, mais celle que je la connais, elle s'appelle « Les sentiers des, des itinérants ». Mais pour être plus précis, « Manazil euh, » Le livre initial, ça serait quoi Ça serait plus les, les stations des itinéraires. Okay? Donc on a plusieurs stations. Donc ici, la station de at tawakkul Il nous dit l'imam Ibn Al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala C'est celle qui est la plus vaste et la plus, entre parenthèses, la plus populaire. Ça veut dire, c'est là où il y a, rappelez-vous la dernière fois lorsqu'on a parlé de Zuhd. Vous vous rappelez Zuhd Il y a de cela quelques quelques mois je pense une sorte de minimalisme ok donc on avait dit que Zod était de se détacher de la Dunya et ainsi de suite combien de personnes vous connaissez qui sont arrêtés dans la rue beaucoup ou peu de personnes en général assez peu de personnes mais si on parle de Tawakol Tawakol c'est une station peu popu populaire il y a beaucoup de personnes ok beaucoup de personnes ici dans la station de Tawakol des des millions des centaines de millions vers ouais même peut-être plus que cela, d'êtres humains qui sont dans la station de Tawakul. Pourquoi at Tawakul. A cause du fait que le Tawakul, il s'applique à quoi Il est ouvert à quoi À plusieurs choses. C'est vaste. Et aussi, Wakatharati Hawa Egip Al-Alamina est pour la multiplicité, je pense, des Hawa et des besoins des créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahlus samawati wal ard al mukallafun at tawakkul. Les créatures des cieux et de la terre, sans quoi sont liées à cette station. La de at tawakkul wa anta bayyin muta'alliq ils n'ont pas tous la même cause, la même motivation pour tawakkul. Pour expliquer toutes ces paroles, je vais donner un exemple très simple, je vais commencer par une question encore une fois. Imaginez Si sur un billet d'argent, billet de dollars, de 10 dollars, de 20 dollars, si c'était écrit quoi? Détachez-vous de la dunya. Est-ce que vous envisagez que cela arrive un jour? Que sur des billets d'argent de 10 dollars, de 20 dollars, ça, ça serait écrit quoi? Détachez-vous de la dunya. Non, pas vraiment. Taillez. Sur le billet de... Peut-être le billet ou peut-être il y en a plusieurs, mais je sais qu'au moins dans une version, billet de 20 dollars américains, c'est écrit quoi In God We Trust. Donc, le zod ça ne sera pas écrit un jour, ça ne serait pas probablement écrit un jour. Sur quoi Sur un billet de, de 20 dollars. Mais le tawakkul, c'est écrit sur un billet de 20 dollars. In God We Trust. Pourquoi Parce que la motivation, la cause muta'allaqut tawakkul, Tawakkul, ça s'applique à quoi exactement C'est motivé par quoi Par pleinement, tellement plein de choses. Même ceux qui ne sont pas, comme on dit, pratiquants, même ceux qui ne sont pas croyants, même des kafirines, des mécréants, parfois en situation de détresse, quoi Oh my God, help me Donc ça c'est quoi C'est tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, c'est là où ça devient très important. Pour nous, dans notre religion, dans la religion dans l'Azahode, lorsqu'on parle de l'Iman, le vrai tawakul, le vrai tawakul, celui qui prouve l'Imen, ce n'est pas seulement le tawakul du 10 et du 20$. Ça va bien au-delà de cela. C'est pour ça qu'il nous dit ici l'auteur. فاولياءه وخاصته يتوكلون عليه في الايمان ونصرة دينه واعلاء كلمته وجهاد اعدائه وفي محابه وتنفيذ اوامره que les vrais croyants les alliés d'Allah Azza wa Jalla ceux qui aiment Allah Subhanahu wa Ta'ala ceux qui ont vraiment l'iman leur tawakkul Ça veut dire la plupart de leur tawakkul c'est relié à quoi c'est relié au iman qui pourrait nous expliquer c'est quoi cela le, le tawakkul dans le iman Pas le tawakul pour l'argent, par exemple, tawakul pour le iman. C'est quoi ça Avoir confiance que c'est seulement Allah qui peut te... nous guider. Avoir confiance que c'est seulement Allah Azza wa c'est Allah qui va te guider, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa qui va protéger ton, ton iman, qui va renforcer ton iman, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa qui va te soutenir en patience. Okay? Ça c'est extrêmement important, encore une fois, dans notre... Dans notre cheminement, le cheminement du cœur vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna madhaliku Souvent lorsque tu veux faire des bonnes œuvres, tout de suite Shaytan, il va intervenir pour te distraire, pour t'éloigner de ces bonnes œuvres. Bien sûr, on connaît les stratégies Plutôt classiques, traditionnels de Satan, qui sont quoi Qui sont de nous Quoi de nous attirer vers les tentations et les chahouettes et nous divertir Mais c'est pas les seules stratégies. Il y a d'autres stratégies. Parmi les autres stratégies, c'est quoi C'est les peurs. Okay, le Satan va quoi Va relever, va ouvrir les dossiers de certaines peurs, mais il va te dire mais qu'est-ce qui arrive si tu vas faire ça Qu'est-ce qui arrive Ramadan, « Ramadan, il va faire très chaud, mais si tu es jeune et que tu as un examen, qu'est-ce qu qui va arriver dans ton examen Qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas les pleines capacités pour bien répondre Qu'est-ce qui arrive si dans, dans, dans ton travail, tu ne seras pas très performant ?» Et qu'est-ce qui arrive Donc là, le shaitan, qu'est-ce qu'il fait ici Il va faire ressortir des craintes et les, les amplifier, les exagérer, les gonfler. Là le tawakkul il intervient en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il intervient le à Allah azza wa jall C'est parce que c'est là où tu te t'avocales à Allah, tu as confiance que c'est Allah qui va te soutenir avec la patience. Pourquoi la patience Parce que encore une fois, c'est pas seulement que j'ai je vais suivre le شيطان. Non, parfois c'est que je crains mais qu'est-ce qui arrive si je pourrais pas Ça c'est une question qui arrive souvent, qui vient souvent de certaines personnes. Je donne l'exemple de la salat Salat, j'aimerais bien faire ma salat à l'heure. Et je sais que c'est très important de faire la salat à l'heure que c'est très grave de ne pas faire la salat à l'heure. InshaAllah, demain, je n'ai rien à faire. Je suis prêt, inch'Allah, à commencer demain, commencer à faire mes salawat à l'heure. Toute la journée, demain, Allah Et même toute cette semaine. Même. Je peux programmer cette semaine. Mais tu sais quoi J'ai peur pour l'avenir. J'ai peur que dans deux semaines, j'ai peur que dans un mois, que, que je vais avoir beaucoup de travail à faire et que je ne vais pas trou trouver du temps. Vous comprenez Ou bien que je ne vais pas vraiment bien me tenir à ma toilette. Je donne un autre exemple, encore plus, plus clair. Had, pèlerinage. C'est quoi le had dans l'islam? C'est quoi sa place en islam Pèlerinage, le Hadd. Qui pourrait nous donner un résumé de la place de l'hadd, le statut du Hadj. C'est un pilier de l'islam. Indiscutable. Celui qui peut faire le had. et qui ne Fais pas le hadj. C'est quoi son statut auprès d'Allah Azza wa Jal? C'est extrêmement grave, ok? Ça c'est les choses qui sont extrêmement graves. Celui qui peut faire le hadj, mais qui n'a pas fait le hadj et qui va mourir comme ça, c'est extrêmement grave. Alors, guess what? Il y a des personnes qui peuvent faire le hadj et qui aimeraient faire le hadj, mais qu'est-ce qui le retient de faire le hadj? Hmm? La réputation, l'argent, ceux qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent et qui sont en santé et qui aimeraient faire le hadj. Ils aiment faire le hadj. Des jeunes enfants, la famille tout seul, donc ça c'est plus le voyage, oui. Très bien, c'est ça ce qu'on cherchait. Cette barrière, cet obstacle bien précis, c'est quoi C'est les gens qui disent « Mais j'ai peur de faire le hajj et après ça je vais revenir après le hajj je ne serai pas un bon musulman. Okay? »« Moi je vais faire le hajj le jour où je vais devenir quoi Mr. Perfect. Ce jour-là je vais faire le hajj. » Vous comprenez Donc ça c'est quoi C'est une crainte que le shaitan ça ça vient de, de qui à de? shaitan. Ça n'a rien à voir ici être parfait avec faire son hajj. Hadj hajj c'est une obligation parmi, parmi plusieurs. Une obligation parmi plusieurs de l'islam, même s'il y a certains autres aspects de l'islam dans lesquels on n'a pas un check mark comme ça, mais il faut faire le hadj. Je donne ça comme un exemple. Donc ici, c'est quoi lorsque je fais le hadj Si j'ai les moyens, j'ai cette obligation, je le fais et je place ma confiance en Allah Azza wa Jal. après le hadj, c'est Allah Azza wa Jal qui, qui va me guider dans mon iman, qui va me soutenir, subhanahu wa ta'ala. Oui. Non. Excellente question. Si on a les moyens de faire l'umra, on n'a pas les moyens de faire le hadj. Tu fais l'umra, ok Tu fais l'umra, sauf si tu as un plan, sauf si tu as quelque chose de déjà planifié. Tu es décidé à faire le hadj, même si tu n'as pas, mais tu entraînes, Inch'Allah, tu dis, inshallah, moi je vais entrer en mode quoi Big saving, grosse épargne, inshallah. Cette année ou l'année prochaine, Inch'Allah, je vais aller au hajj, Ok, Soit je vais épargner beaucoup. J'ai des projets commerciaux qui vont venir. Inch'Allah, je m'attends. Ou même, j'ai pris la décision. Bien sûr, avec des conditions. Les ulama, ils parlent de ça. La question, j'ai pris la décision que ce qui va me rester, Inch'Allah, je vais m'endetter. Ou je vais prendre un payment plan ou quelque chose. Ok Pour aller faire mon Hadj. Ça, bien sûr, c'est logique. Je vais... Faire un skip, je vais ignorer ma umra pour faire mon hadj. J'ai un plan bien précis pour bientôt, Inch'Allah. Mais juste parce que je n'ai pas les moyens de faire le hadj, mais j'ai les moyens de faire le et mon hadj, Allahu A'lam, c'est quand que j'aurai les moyens. Allahu A'lam, c'est quand que je serai décidé pour faire le hadj. Là, il ne faut pas rater de faire al umra det laisser cette opportunité passer OK c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wasallam dit quoi taba'u bayna al hadj al umra fait swif hadj ou omra ou hadj ou omra le plus que possible hadj et omra c'est quelque chose de très bénéfique dunya et dans akhira ça, al akhirah parce qu'il dit ala istara sami yanfiyan al gajat que ce soit al hadj ou al omra al C'est la pauvreté. Et la mécréance, bien sûr, c'est Al-Kufr. Oui, il y avait une question Oui, les ulama, ils disent, certains ulama, ils disent que c'est détestable parce que ce n'est pas obligatoire, donc ce n'est pas, pas important ici de prendre un fardeau, okay, de prendre un fardeau sur nous alors que Allah a nous a pas donné l'obligation. Si j'ai pas les moyens de faire le had Je n'ai pas les moyens de faire le had, c'est pas, c'est pas obligatoire. Certains retarde disent que quoi, c'est pas interdit, mais c'est quoi, c'est détestable parce que l'endettement en islam, ce n'est pas la chose. Idéal, on s'entend, selon l'islam. Parce que c'est une responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Inchallah Azza wa Jalla, il n'y a pas de mal. Les ulamas, ils disent. Inchallah, la bonne opinion, c'est le juste milieu. C'est que bien sûr, on parle d'un endettement halal. On est d'accord sur ça. Il n'y a pas de riba, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si la personne Je suis quasiment, je suis assez convaincu, assez certain que je peux Rembourser ma dette, inshallah, c'est juste une affaire de temps. J'ai un revenu qui est correct, alhamdoulilah. Ou bien, c'est une dette qui est, comme on dit, assez flexible. Okay Il ne va pas avoir mahan, une sorte d'humiliation, euh, ou bien de... Comment on peut dire ça Une euh, sorte de pression négative. Okay comme si quelqu'un va s'endetter auprès, auprès de son père. Il va dire à, à son père, est-ce que tu peux m'emprunter de l'argent pour que je fasse le hadj, Je vais te payer, inshallah, sur deux, trois, quatre années, inshallah que la Harada Fidalik InshaAllah, surtout s'il y a une raison précise, okay? quelqu'un qui ressent qu'il commence à, par exemple, à vieillir un peu ou bien à, per euh, à perdre de, de sa santé, de sa force ou à devenir un peu plus occupé, qu'il craint dans l'avenir que dans deux ans, trois ans, quatre ans, InshaAllah, je sais que je vais probablement avoir beaucoup d'argent, l'hamdulah, j'aurai les moyens de faire le had, mais là, je serai peut-être dans une situation qui sera un peu plus quoi délicate pour pouvoir trouver le temps et la santé. Alors là, il n'y a pas de problème à a, a s'endetter tant que, bien sûr, la dette n'est pas lourde. Ça ne devient pas un fardeau qui va devenir un problème pour la personne dans, dans l'avenir. Sinon, bien sûr, la règle, c'est que tant qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas l'obligation de faire le hajj. Les ulama, ils disent ce n'est pas obligatoire d'épargner pour le hajj. Ce n'est pas obligatoire d'épargner pour... Pour le hajj. Le hajj, ça devient obligatoire. Si, quand est-ce qu'on sait que le hajj, c'est obligatoire Les ulemas, ils disent. Lorsque c'est urfan. Lorsque c'est la saison de se préparer pour le hajj. On sait que c'est quelques mois avant le hajj. Beaucoup de personnes parlent de le hajj. Et là, ils commencent à parler des campagnes. Et les gens commencent à réserver. Là, je vais voir. Qu'est-ce que j'ai comme argent Si j'ai assez d'argent pour faire le hajj. Alors là, quoi C'est devenu une obligation sur moi obligation qui va rester sur moi si je ne fais pas cette année, eh bien ça va rester avec moi pour le restant de, de ma vie, je vais devoir faire mon hajj mais si la saison du hajj arrive que moi je regarde, je n'ai pas d'argent ou mes moyens ne me permettent pas ou j'ai des problèmes, j'ai des obstacles alors le hajj ce n'est pas obligatoire ce n'est pas obligatoire d'épargner à long terme si quelqu'un décide de le faire on n'a pas dit que c'est interdit d'épargner mais le ulama il dit que ce n'est pas obligatoire oui, oui allez-y Pour le et il n'y <coughs> de... a pas de mal il n'y a pas de mal donc si vous parlez de l'avenir si ça ne serait pas un hajj tout de suite oui, voilà. le, le seul problème bien sûr c'est comment on le sait de nos jours la, la, la valeur en tant que telle de l'hajj okay? Elle fluctue beaucoup, elle se gonfle d'année en année. Donc, je crains seulement que, que ce soit une raison de conflit dans l'avenir. Donc, si la sœur, elle demande « Dote, dans l'avenir, inshallah tu vas m'envoyer pour Hajj. » Il va dire « Oui, mais ce ne sera pas tout de suite. » Il va dire « Je ne sera pas tout de suite. » Mais dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, okay, elle va dire « Ok, où est mon Hajj ?» Mais là, il veut remplir à sa promesse ici l'obligation qui est de l'envoyer pour le Hajj. Mais là, le prix est devenu quoi le double, le triple. Et là, ça, va, ça, va, ça pourrait créer un conflit à l'intérieur du couple. Donc, je préfère, Inch'Allah Azza wa pour ne pas ouvrir cette porte ici au gharar, au manque de clarté, que la sœur, elle, ait l'intention de faire le hadj qu'elle demande à son futur mari à l'avance. Par exemple, euh, moi, ma dot, ça va être 15 000 dollars que je vais utiliser pour aller faire le hadj, ou 20 000 dollars pour aller faire le hadj. Okay? Que ce soit dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, Inch'Allah. Au moins que ce soit quelque chose de, de clair et de bien établi, Inch'Allah. Oui C'est bon Oui, allez-y. Si par exemple, c'est demandé est-ce que le mariage devient invalide à ce moment-là, le prix devient vraiment trop et Non, la, la, ok, bonne question. La dot n'invalide pas le mariage, ok La dot ne brise pas le mariage. Si après ça, il y a conflit sur la dot, donc la dot, dès qu'il y a mariage, après le mariage, la dot ici, elle devient dès une minette de une dette comme toute autre dette. C'est une dette que le mari, la en versant, Son épouse. Donc là, ça se règle comme tout conflit relié aux dettes. Okay? De cas en cas, mais ça n'a pas d'effet sur la rupture du mariage. C'est bon Oui, Akhi. excellente question. Pour ce qui est de donner l'argent, pour ce qui est de faire une multitude de hajj, de pèlerinage, ok Et il euh, y a certains ulama qui disent que bien sûr pour ce qui est de faire le deuxième hadj que donner l'argent aux pauvres que c'est mieux. Ça c'est une question comme on dit case by case. Ça dépend de situation à autre. On comprend que dans le temps du prophète sallallahu alayhi wasallam, le hadj c'était quelque chose de physiquement très difficile. Mais en termes de moyens financiers c'était pas si, si cher que elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le hadj est devenu très cher pour plusieurs raisons que je ne vais pas ouvrir maintenant, qui n'a rien à voir avec la halaka et les raisons politiques. Mais il y a aussi l'aspect quoi L'aspect de, des hadjis, nous-mêmes. Les personnes qui font le hadj, surtout les personnes qui viennent de l'Occident et ainsi de suite, ils s'attendent à un niveau assez élevé de confort. C'est normal qu'on doit payer beaucoup d'argent, le VIP package comme ça, ok Donc les 5 étoiles, les 6 étoiles, donc ça coûte beaucoup d'argent. Donc, la, le, le milieu entre les deux, c'est quoi de un, si le hadj, vraiment le prix est très élevé, que la personne elle a déjà fait son hadj, Inch'Allah Azza il n'y a pas de mal à dire que c'est mieux pour elle d'aller aider quoi Des orphelins et des pauvres et ainsi de suite. Si elle a déjà fait son hadj, okay, je ne parle pas du premier hadj, si quelqu'un vous dit sur Facebook et des trucs comme ça qu'elle passe d'aller faire votre hadj, d'aller aller aider des pauvres, ça c'est des personnes qui vous disent du n'importe quoi, okay, qui vous mènent vers Jahannam comme tout de suite, la directe, c'est du n'importe quoi. Mais je parle, comme tu m'en sens ici, deuxième, troisième hajj, ainsi de suite. Si quelqu'un et ses moyens sont assez tight, c'est soit faire un deuxième hajj ou bien aider les pauvres, eh bien, c'est mieux pour toi, Inch'Allah, d'aller aider, aider les pauvres et les orphelins, ainsi de suite. Mais la moindre des choses ici, si quelqu'un, il est aisé, la personne est aisé, Hamdulillah, on va faire Umrah de temps à autre, ok Parce que le c'est ce n'est pas aussi cher qu'un hajj, parce qu'ici, on, on regarde deux aspects. On regarde l'aspect de la récompense. Donc la récompense, c'est certain qu'on peut avoir parfois plus de récompense en aidant des orphelins qu'en faisant un deuxième hadj ou bien un, une deuxième umrah ou une troisième umrah. C'est certain en termes de récompense de hadj. Mais il y a quoi aussi Et quoi l'autre L'effet sur le iman, sur la foi, ok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 Euh, et un autre point que je voulais mentionner, bien sûr, ça dépend de la richesse de la personne. Okay? Un, un millionnaire, on ne va pas lui dire, ne fais pas ton hadj. quelqu'un est multimillionnaire. On ne va pas dire, ne fais pas un hajj, va aider les pauvres à la, les, à la, pauvres à la place. Un okay? hadj pour lui, c'est des miettes. On va faire, fais le hadj et aide les pauvres. Fais les deux en même temps, c'est clair. La deuxième chose, bien sûr, c'est la question du coût. Okay? Dans quelqu'un qui habite euh, dans les pays du Golfe, son hadj ne sera pas si... si, euh, si euh, dispendieux, comme on dit ici, que le hadj de quelqu'un qui vient de, de l'Amérique. On en s'entend sur ça, Inch'Allah. Oui. oui est pas, est pour une femme le hadj très bonne question. Il y a divergence des ulama sur la question de la femme qui fait son safar, son voyage, de al hadj sans mahram. Okay? Il y a divergence des ulama, mais la majorité des ulama, ils disent qu'elle ne devrait pas faire le hadj sans, sans avoir un mahram. Donc, et à l'unanimité entre les ulama si la femme n'a pas de mahram c'est pas obligatoire pour elle de faire le hat on parle ici est-ce que c'est permis il y a divergence mais est-ce que c'est obligatoire c'est pas obligatoire oui oui C'est sur cela que les ulama, ils divergent. Il n'y a aucun savant qui dit qu'une femme, elle peut juste aller toute seule faire le had. Okay? Mais les ulama, ils divergent sur la question est-ce qu'il y a exception si une femme, elle va avec qu'on appelle « rufqa ton un groupe de confiance, des personnes de confiance. Est-ce qu'elle peut voyager avec, avec eux Moi, personnellement, je vous le déconseille. Je vous le déconseille, ok C'est parce que surtout de nos jours, « rufqa salih de nos jours ce n'est pas un had c'est de nos jours lorsque les gens vont faire le had en général il a Allah chacun pour soi okay? chacun veut aller là bas avoir sa propre chambre et se et se comment on peut dire ça, là. se reposer faire son propre had les, les gens ne sont pas vraiment soucieux d'aider les autres vous comprenez donc ici l'idée de al rufqasaliha elle perd un peu de, de, euh, de sa valeur Encore une fois, ça ne dépend, ça dépend pas seulement de, de moi. Je sais que même les campagnes, les agences de voyage sont soumises à des, à des restrictions à ce sujet, ainsi de suite. Donc là, il, faut, il faudrait vous, vous informer sur ça. Oui. oui. Excellente question. Dans les pays dans lesquels il y a on n'a pas on n'a pas l'embarras du choix comment dire on n'a pas la possibilité de faire le hadj juste parce que j'ai le goût de faire le hadj ici les gens ils savent que si tu as l'argent tu veux faire le hadj tu vas faire le hadj mais dans certains pays c'est pas aussi simple que ça même si tu as l'argent il faut t'inscrire à une liste et tu vas attendre quand t'appelle un jour ou l'autre il y a des gens après 50 ans il y a personne qui les appelle OK donc qu'est-ce qui arrive dans cette situation si la personne elle a d'autres façons de faire le hadj D'autres façons dans lesquelles peut s'inscrire à travers d'autres pays ainsi de suite, oui, c'est obligatoire pour elle de faire le had. Si c'est pas possible, c'est pas pratique, ou bien c'est pratique mais avec un gros fardeau, ok, on va vous demander de payer triple le prix, quatre fois le prix. Donc ça c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas justifié. C'est quelque chose qui, qui dépasse le raisonnable. Là c'est pas obligatoire, mais l'obligation elle reste sur la personne tant qu'elle est en vie. Si la personne meurt sans faire le had, qu'est-ce qui arrive ici L'obligation passe à héritiers de devoir faire le hadj en son nom avec son argent à elle. Je, re, je redis la même chose. La règle en islam, c'est que si quelqu'un a les moyens, ça veut dire l'argent de faire le hadj, mais il y a autre chose qui l'a empêché de faire le hadj pendant toute sa vie, après sa mort, c'est ses héritiers qui vont devoir, qui héritent de la responsabilité de faire un hadj au nom de cette personne et avec son argent à elle. Donc, si quelqu'un, il a laissé 100 000 dollars d'héritage, mais il n'a pas fait son hadj, on va dire, ok, le hadj, c'est combien C'est 15 000 dollars Eh bien, on enlève 15 000 dollars de l'héritage ici. On va l'enlever avant, avant de, de partager l'héritage. 15 000 dollars sera pour le hadj du défunt. Et là, on va voir, par exemple, l'un de ses enfants qui a déjà fait le hadj, eh bien, on va lui dire maintenant, « Hudja'an Abik »« Va faire un pèlerinage au nom de ton père. » Oui. pour le deuxième ça veut dire ok non il n'y a, a pas parce que c'est seulement le premier qui est obligatoire ok non. oui si la personne n'a pas d'héritier l'un des musulmans donc ça c'est très rare que ça arrive mais là ça va être l'un des musulmans, une personne de confiance des musulmans qui va porter cette responsabilité. Oui, machallah le had s'est ouvert beaucoup. De... Oui, Tous, tous partagent le péché ici, selon chacun bien sûr, chacun selon ses capacités. S'il y a quelqu'un qui a une excuse de ne pas avoir fait cela, alors cette personne-là n'a pas de responsabilité auprès d'Allah. autre. Ça dépend. Est-ce qu'elle n'a pas fait son Hajj Tafrit parce qu'elle ne l'a pas pris au sérieux lors de sa vie ou bien tout simplement parce qu'il y avait un empêchement sérieux Oui, Ari. Parlez comme ça. les trois non pas les trois en même temps okay? chaque had doit être séparé chaque حاج tout seul. Okay? comme le prophète sallallahu dit sallallahu alayhi wa sallam donc là il faut faire notre hajjan oui Oui, si quelqu'un veut faire le hajj à l'extérieur, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah. Mais là, on parlait de la responsabilité, ceux qui portent le fardeau près d'Allah, azzawajal. Oui. Une dernière question sur le hajj, et on va revenir au tawakul. Oui. Mais en fait, si on fait hajj, je sais pas, j'ai l'impression prend un peu la place quelqu'un qui pas Si on fait est-ce qu'on est pas en train une phrase? Parce qu'on sait que c'est C'est limité dans certains pays, ok Dans certains pays, c'est limité. Oui, c'est limité, ça serait un paramètre à prendre en considération ici. Donc oui, je suis d'accord avec vous que dans certains pays, vu qu'il y a une liste qui est limitée ici, qu'il y a une sélection de certains nombres de personnes par année, on doit prendre en considération ce paramètre. Peut-être que c'est meilleur pour moi de laisser quelqu'un qui n'a pas fait le HAD que d'aller... Mais ici au Canada, tout le monde peut aller faire le HAD. C'est à vous d'aller payer et d'aller faire le HAD. Il n'y a pas de limite en tant que telle. Donc on ne gêne personne. Non. Oui. De vie, parce que que nous on aura la très bonne question comme on l'a dit tout à l'heure on n'a pas le droit de faire pour ce qui est du hadj, on n'a pas le droit de faire le hadj sur quelqu'un d'autre si on n'a pas fait notre hajj il faut toujours que notre premier hadj soit sur nous ça c'est dans le hadith du prophète وسلم, soit pour nous parce que comme on l'a dit c'est un pilier de l'islam ok pilier de l'islam c'est quoi le jour dernier nafsi nafsi chacun va dire moi-même moi-même oui achi Non. Non. Ok Non. Parce que le premier n'avait pas l'obligation. Celui qui reçoit l'héritage, maintenant c'est lui qui devient, qui, qui a les moyens. Attends, reviens, revenons au tawakul. Parce que pour faire hadj, il faut avoir tawakul en Allah pour avoir l'argent. Pour aller faire hadj. Donc, Les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, les alliés d'Allah azza wa jall, les vrais croyants qui en a plein, le plein iman en Allah subhanahu wa ta'ala, leur tawakkul, comme il dit ici l'imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ta'ala, c'est dans le iman, c'est dans Nusratuddin azza wa jall. Le support qu'ils accordent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai tawakkur en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est les, les ulama, ils connaissent ça. Les gens qui font le bien, qui font le khayr, ils connaissent ça. Parce que lorsque tu fais du khayr, tu fais des choses pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas être leurré. Au début, il va y avoir beaucoup d'épreuves. Imaginez encore une fois, revenez à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme nous, il est un prophète d'Allah azza wa Son niveau de Iman et de foi en Allah, nous on ne peut pas l'atteindre ni atteindre même le dixième de ce niveau. Ça on est d'accord. Mais quand même, il est là pour nous donner ici quoi Un modèle, Un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son tawakkul en Allah azza wa Lorsque les mouchriquines, lorsque par exemple les gens de al ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont jeté des pierres sur lui. Ainsi de suite, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La'allaha an yukhrija min asla man yuwhidullaha. Okem aqal sallallahu alayhi wa sallam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait tawakul en Allah azza wa jall que sa religion, la religion d'Allah azza wa jall va prendre le dessus. Lorsque lui, quoi, il était tout seul alayhi salatu alayhi wa sallam avec un groupe ici de sahabas faibles et persécutés dans la Mecque. Est-ce qu'on appelle ici tawakul en Allah azza wa jall fi illahi Si il n'y a pas de personnes qui ont tawakul en Allah Azza wa Jal pour supporter la religion d'Allah Azza wa Jal, eh bien, le message ne sera pas là. S'il n'y avait pas ce message-là, nous, on n'aurait on pas reçu la religion d'Allah Azza wa Jal aujourd'hui. Vous comprenez Pensez autour, revenez, je ne sais pas moi, 40-50 années en arrière, avant aujourd'hui, dans cette même ville. Et imaginez les premières personnes qui avaient comme idée que ah oh, on va ouvrir un musalla dans ce lieu, on va ouvrir un masjid dans ce lieu. Et... On peut imaginer que plusieurs personnes vont... Qu'est-ce que tu fais toi Tu ouvres un masjid ou à Montréal tu veux ouvrir un masjid Qui va prier dans ce masjid Qui va prier dans ce masjid Qui va faire salat dans ce masjid Est-ce que tu penses que les gens sont venus ici pour pratiquer l'islam Les gens sont là pour faire quoi Pour étudier un peu et prendre leur diplôme et revenir au à leur bled, ok, où il y a des gens qui sont là en tant que passagers ou en tant que touristes ou autre chose alors au début pour faire ce premier déclic ça demande beaucoup de tawakkul, confiance en Allah subhanahu wa ta'ala allah azza wa jalla sayu'izudinahu ici même dans cette université, dans presque toutes les universités un jour il y a quelqu'un qui a eu l'idée de quoi de lancer, de fonder quelque chose qui s'appelle association des étudiants Musulmans de l'université. La même chose ici. On peut imaginer que cette personne-là a eu quoi de la, de la résistance, mukhadzilin des personnes qui l'ont découragé, peut-être de sa famille, de ses proches, peut-être même d'autres étudiants dans son entourage. Pourquoi tu fais toute une association pour les étudiants Quoi « Musulmans, on est cinq ou six, on peut, on peut juste aller se regrouper quelque part dans une salle, se retrouver une fois par semaine vers notre salade. »« Pourquoi ça demande toute une association, vous comprenez ?»« Mais là, les personnes qui prennent ce fardeau, qui ont tawakkul, pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le vrai imam. »« C'est pas seulement le tawakkul comme on l'a mentionné pour, pour la richesse et pour le commerce et pour, et pour l'argent. » Yatawa Kaluna subhanahu wa ta'ala wa wa e ala i kali matihi etawa subhanahu wa ta'ala, encore une fois, ici les menaces et euh, la peur qui viennent de Shaitan Wa doona man yatawa kalawa alayhi fistiqa matihi fi nafsihi wahefdi halihi ala ma allah fai ran Moindre que ce niveau quoi Moindre que ce niveau, le niveau de ceux qui ont tawakul en Allah Azza wa Pour supporter sa religion Deuxième niveau, juste après ça C'est ceux, encore une fois, qui ont tawakul en Allah Azza wa Dans leur propre pratique de l'islam Moi, pour moi, j'ai juste tawakul en Allah pour qu'il m'aide à pratiquer mon islam Moi, je ne cherche pas à faire à ouvrir des masjits De faire partager la religion d'Allah Azza wa Jal Inch'Allah, mais moi, j'ai confiance en Allah Encore une fois, si je reviens à la salat La salat Demain, est-ce que je sais demain, azawajal, si je suis vivant, est-ce que je sais comment je vais faire mes salats à l'heure Est-ce que le monde, le monde est-ce qu'il est programmé pour, pour que je pratique ma salat Est-ce qu'on travail, à l'université, est-ce qu'ils ont des procédures ici Ils écrivent dans les procédures aux professeurs. Attention, faites attention. Prenez soin que ceux qui doivent faire la prière, il faut leur donner les, tous les moyens nécessaires pour qu'ils fassent la prière à l'heure. Il faut les encourager. Il n'y a pas ça. Okay Donc, le monde n'est pas fait pour me pousser à aller faire ma salade. Je vais devoir trouver des solutions, m'adapter, trouver le temps, trouver le lieu, trouver, trouver. Comment je vais faire tout ça Peu importe. Moi, j'ai l'intention de faire ma salade, et j'ai quoi Mon tawakul en Allah Azza wa C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire ce dont j'ai besoin pour que je fasse ma salat demain, inshaAllah azawajel. Et finalement, avant qu'on prenne la pause, inshallah Ta'ala. wa man 'alayhi fi min min rizq, C'est le tawakkul le plus commun. Encore une fois, le in God in trust qui est quoi? Tawakkul sur rizq pour ce qui est de la richesse. Tawakkalun Allah Azza wa pour avoir une épouse ou un époux pour une femme. Tawakkalun Allah Azza wa pour avoir des enfants. Tawakkalun Allah Azza wa contre un ennemi, quelque chose qui t'a traité, quelqu'un qui t'a traité injustement et tu dis Hasbi Allah wa ni'mal Je sais que Allah Azza wa Jalla, il va me suffire cette personne, il m'a fait tellement de mal, il va voir ce que Allah Azza wa Jalla va lui donner. c'est ce qu'on appelle tawakkul, OK Mais ça c'est le tawakkul le plus commun comme on a mentionné, même ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jalla Souvent ils ont ce tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter pour le moment d'une pause et on va reprendre incha'Allah ta'ala. Il nous dit l'imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ta'ala « Fa'afdalu tawakkuli at-tawakkulu fil wajib » Le meilleur tawakkul auprès d'Allah azza wa jalla. C'est le tawakkul pour ce qui est des obligations. Remplir les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander son aide pour cela. Bien sûr, dès qu'on parle des obligations, comme je vous explique ici, il y a les trois obligations principales. Il y a les obligations qui sont reliées au droit d'Allah Azzawajal, nos obligations envers les créatures, les autres, ainsi que nos obligations envers quoi Nous-mêmes, notre nefs, elle a un droit sur nous et on a des obligations envers notre, notre, notre nefs. Enfa'uhu, le plus bénéfique des tawakkul, celui qui a le plus d'adjur, le meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est le tawakkul en qui est de l'influence sur l'extérieur. Quelle influence ici L'influence veut dire de ad-din, ça veut dire de faire encore une fois établir la religion d'Allah azza wa Propager le bien et quoi Limiter, réduire le mal. Ça, c'est le tawakkul des prophètes, de l'Anbiya, ainsi que de leurs héritiers, ceux qui héritent de leur message, qui appellent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le meilleur du tawakkul et en même temps le tawakkul le plus le plus dur et le plus, et le plus noble, en quelque sorte. Så många människor, efter det, har försökt att försöka ta hänsyn till sina egna intressen och mål. Men det är inte så. Det är Ça peut aller pour ce qui est du tawakkul de la dunya, comme il nous explique ici. De ceux qui ont le tawakkul pour chercher le pouvoir, celui qui veut devenir roi, celui qui veut devenir, veut devenir prince, héritier. Il a tawakkul en Allah Azza wa Jal. Et ça va jusqu'à quoi? Pour avoir un bout de pain à la fin de la journée. Donc chacun a son propre tawakkul dépendamment de sa himma, de ses aspirations et ainsi de suite. Par contre, le principe qu'il nous cite juste après, il est très important aussi à comprendre. « Man sadaqa tawakkuluhu ala Allah fi husouli shay'inna Tout celui qui a un tawakkul véridique sur Allah Azza wa Pour avoir quelque chose, eh bien il va l'avoir. »« Allah Azza wa va lui donner cette chose. »« S'il il tawakkul, il est, il est sérieux. »« Mais est-ce que cela veut dire pour autant que c'est la bonne chose qui t'est arrivée ?»« Écoutez bien la réponse. » In kana mahbuban lahu mardiyyan kanat lahu fihi l'aqibatul mahmouda. Si ton tawakkul était relié à quelque chose qu'Allah azzawajal il aime. Et que ton tawakkul était, était véridique et Allah azzawajal il te l'a cette chose. Alors quoi Le tawakkul il avait une bonne conséquence. Walakin in kana tawakkuluhu maschoutan ou fi amrin maschoutin madarratan. Parfois ton tawakkul il est sincère et de ce fait Allah Azza wa il va te donner la chose à laquelle ton tawakkul il était relié mais la conséquence de ton tawakkul va être néfaste. Pourquoi Parce que tu avais tawakkul pour avoir quelque chose qu'Allah Azza wa il... N'aime pas, subhanahu wa taala. Vous comprenez tout quand pour ce qui est du dua, c'est de la prière, l'invocation Parfois quelqu'un il demande quelque chose à Allah Azza wa Jal. Tellement il insiste, il y a Allah tellement Allah Azza wa Jal va lui donner cette chose. Alors que ce n'est pas la bonne chose, c'est une mauvaise chose. Alors il y a des gens qui ont tawakul sur Allah pour des choses qui sont haram, qui sont interdites. Et tellement parfois à personne encore une fois téowakul dans Allah Azza wa Jal, l'effort, et eh bien il va avoir la chose pour laquelle il avait le tawakul Ce qui ne veut pas dire pour autant que Allah Azza wa Jal Il l'aime ou bien que c'est la bonne chose pour lui. Donc c'est important que notre tawakkul soit lié à des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Quel est le sens de tawakkul comme habituellement prenant quelques citations des grands ulamas de l'islam qui nous expliquent c'est quoi le tawakkul un peu plus en détail. Oui. Quelqu'un, il fait son commerce, un commerce qui est haram. Okay, J'ai l'idée de faire un commerce, un projet commercial haram. Il y en a des multitudes d'idées de nos jours d'exemple. Je ne veux même pas donner un exemple. Il y en a plein okay, pour faire le commerce haram. Il y a tellement beaucoup d'idées beaucoup d'idées ou bien d'exemples de, qu'on pourrait, qu pourrait donner. Mais la personne, elle est convaincue, elle est tellement motivée pour cette chose. Et dit, Inshallah, Inshallah, je le sais, Allah il va m'aider. Inshallah, je le sais, Allah va m'aider. Il ne va pas me laisser tomber. Je le sais, Inshallah. La personne, elle a la plein, pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis elle plein de tawakul. Et il te dit, crois-moi, moi je fais ce que je dois faire, mais je sais que ça ne va arriver que si Allah Azza wa ta'ala il m'aide à le faire. Je demande l'aide d'Allah Azza wa et je fais du'a. Tawakul est très sincère et très présent. Vous comprenez Mais la chose, elle est clairement, évidemment, quoi Haram. Et là, le piège, c'est quoi C'est que le jour où la chose va se concrétiser, la personne, elle va assumer que, tu vois Je l'avais dit, Allah Azza il ne me laisse pas tomber. Toi qui me disais toujours, c'est haram, c'est interdit, c'est haram, c'est interdit. Regarde, alhamdulillah, maintenant j'ai fait ma vie, c'est tranquille, j'ai des millions et je donne parfois sadaqa et ainsi de suite. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que ton argent, ton casb, ce que tu manges, tu manges du haram, de un. Et ce que tu n'as pas compris, que pour ce qui est de ta sadaqa, même si tu as quoi nourrir des millions de personnes, « Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa » Taïb ben Allah zorden, il n'accepte que la sadaqa qui est quoi, qui est pure, qui est bonne, parce que sinon ça serait facile ça de faire beaucoup de sadaka, ok? Ça c'est le trick, le trick qu'ils font parfois pour faire pour faire de l'autopromotion. C'est la, c'est, c'est facile d'être un voleur et, uh, et de faire après ça quoi, beaucoup de sadaka, beaucoup de dents. Je, vais par... je donne ici le pire des idées, bien sûr, c'est juste pour euh, faire une caricature un peu pour que ce soit clair. Okay? Ce n'est pas toujours que ça va arriver de façon si extrême que cela, mais je vole ton argent, je vole ton argent à l'extrême, je prends tes richesses par la force. Après ça, qu'est-ce que je vais faire J'ai acheté des cadeaux à tes enfants, je vais nourrir tes enfants, je leur donne la sadaqa de temps à autre parce que vous êtes pauvres. Et je dis « Regardez, moi je fais beaucoup de sadaqa. Pourquoi est-ce que vous me blâmez Pourquoi est-ce que vous dites que je ne suis pas une bonne personne qui n'a pas suivi le bon chemin dans la vie ?» Vous comprenez Je n'ai pas suivi le bon chemin. Même si j'essaye d'embellir mes actions par des sadaqa ici ou là. Donc Allah Azza wa il n'accepte qu'une sadaqa qui est, qui est pure et qui est halal. « Halal Imam Ahmad »« At-tawakku al kalbi » Imam Ahmad il dit « At-tawakku C'est quoi C'est une action du cœur » Alors ici, Ibn al il explique que ça veut dire que le tawakkul, ce n'est pas avec la langue. Tawakkul, Ta'ala Allah. Plus profond que ça. C'est une action du cœur. Et comme on nous explique ici, La min babil uloumi wal idrakat. Ce n'est pas une question d'idée, de connaissance. Tawakkul. Oui, son début, le début de tawakkul, c'est la connaissance, connaître Allah azzawadu. Le plus qu'on connaît Allah, subhanahu wa ta'ala, le plus qu'on va avoir confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne s'arrête pas à la simple... Connaissance, je sais que c'est Allah qui est ar-razaq, je sais que c'est Allah qui donne la richesse. Non, c'est l'état, l'action du cœur, encore une fois. Le cœur en action, lorsque il y a l'épreuve, lorsqu'il y a de test. Ce n'est pas lorsque je vois, regardez ici, encore une fois, si je reviens à l'exemple le plus traditionnel. L'argent, la richesse, le commerce. J'ouvre mon commerce et, alhamdulillah, le profit, ça roule. A chaque jour, c'est du profit. je ne, je ne m'attendais même pas que ça va être aussi quoi Successful que ça, Est-ce que cela va confirmer mon tawakul Sur le champ Oui. L'argent, il est là. Il dire, tawakul, c'est Allah qui raza. Tu vois, C'est bien ça. Par contre, il y a l'autre partie du test. C'est le jour où l'argent n'entre pas. C'est sec. Il y a des pertes. Vous comprenez Alors là, si j'ai mon tawakkul on Allah Azza wa Jalla A pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala C'est là où le tawakkul il est confirmé C'est pas seulement des paroles qu'on dit ou bien je dis C'est Allah qui est razaq, je le sais Je le sais mais je dois quoi L'implémenter, mon coeur Il doit vraiment y croire et être, être engagé Dans ce, ou bien sûr cette lignée Certains oulamains disent que le tawakkul c'est une forme de quoi De tranquillité, la tranquillité du cœur. Le cœur n'est pas quoi N'est pas, euh, pas soucieux de ce qui va arriver. Je laisse ça à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va voir inshallah azoujel bien sûr avec avec la question des asbab qu'on va couvrir بإذن الله azoujel très très prochainement. Et qu'il est, هو كيف Tawakul. Allah m'est suffisant, je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un après l'aide d'Allah subhanahu wa taala, ça c'est le vrai. Tawakul, wa at-tawakul ma ta le tawakkul C'est quoi C'est de délaisser le choix. Et d'y aller avec le qadar, avec le destin. Et certains ulama, ils l'ont expliqué avec rida, le contentement. Je suis content de ce qu'Allah, Azza wa il me donne. Ça, ça pourrait être problématique chez certaines personnes. Bon, on ne va pas comprendre. C'est quoi ça, ne, ne pas faire aller avec le choix du qadar. Est-ce que c'est être négatif Est-ce que c'est être laxiste Ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est quoi C'est qu'on a deux choses ici. Dans tout projet, dans toute idée, ainsi de suite, qui est reliée à l'avenir. On a ce qu'on entreprend avec nos actions. Et il y a quoi Ce que notre cœur, il aimerait avoir, ou bien ses positions envers ce qu'il a déjà, ce qu'il a reçu, avec les conséquences. Faire les actions, c'est nécessaire. Ça fait partie de « At-Tawakul ». Par contre, après, une fois que je fais les actions, c'est là que « At-Tawakul », cet aspect-là de Laissez le choix, Tarqul Ixtiar, il va intervenir. Qu'est-ce que ça veut dire Ce que Allah Azawajalla il va me donner, il va me donner. Ça m'est égal. Vous Comprenez Je redis, je redis. C'est un peu fort, mais il faut que je sois compris dans son contexte, ok J'ai fait ce que je dois faire. Ce que Allah Azawajalla va me donner, il va, il va me donner. Je donne un exemple. Il y a des personnes qui Ça arrive à la personne d'être diagnostiquée avec une maladie grave. Ça peut être le cancer, par exemple. Là, la personne, parfois, le médecin va lui proposer deux ou trois choix. Tu as deux ou trois options. Okay? Soit tu ne fais rien, ou bien tu vas suivre ce chemin, ou bien tu vas faire de la chimio, ou autre chose. Et là, la personne va faire à y penser un peu. Après ça, elle va faire un choix. Okay? Est-ce que ce choix, est-ce que sa conséquence, elle est garantie toujours Non. Le tawakul, dans ce cas, c'est quoi C'est que toi, tu as fait ton choix. Tu as consulté l'expert, les experts, les médecins, autre chose. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive Le tawakul, c'est quoi Tu laisses le soin au qadar d'Allah, Azza wa Si Allah, subhanahu wa ta'ala, il a écrit ton rétablissement, tu vas voir ton rétablissement. Si Allah, Azza wa il a écrit que c'est ta mort, c'est ta mort, c'est ton ajal, et Allah, Azza wa c'est lui quoi C'est lui Al-Alim, liksom subhanahu wa ta'ala. Les gens de nos jours n'aiment pas la mort. N'aiment pas la mort et n'aiment pas pensé à la mort. Mais on sait tous qu'on va tous mourir. Kullu nafsi daiqatu al-mawt, on va tous Alors, aynama takunu yudrikumu al-mawt, walau kuntum fi burudin, mushayyada, qull inna al-mawt al-ladhi Comme on va fuir la mort, elle va nous rattraper. Si la question c'était soit d'avoir le choix entre ne pas mourir ou mourir bientôt, c'est normal. Le, soi, le choix serait quoi Serait logique. Les gens, beaucoup de personnes vont dire « je préfère ne pas mourir ». Et ça serait quoi Un choix normal, logique. Mais la question ici c'est que la mort, elle va arriver, elle va arriver. Un jour ou l'autre. On ne peut pas lui, lui, euh, lui échapper. Alors la meilleure chose, comme les ulama, ils disent c'est quoi c'est de laisser le souci de la mort à qui à Allah Azzawad parce que vivre plus longtemps ce n'est pas toujours la meilleure chose c'est la meilleure chose pour ceux qui vont continuer à faire les bonnes œuvres. ok man wa si ta vie elle est longue et que tes actions elles sont bonnes de plus que Allah te donne la vie plus que tu fais les bonnes œuvres, ça c'est oeuvres mais ça ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que vous allez probablement trouver ça dans certains livres de l'islam, certains livres de biographie et ainsi de suite, c'est arrivé que certains des pieux ancêtres même certains des compagnons et ainsi de suite ils ont souhaité la mort à un certain moment de leur vie de façon implicite ou explicite. Ils ont souhaité que qu'Allah leur donne la mort. Pourquoi Parce qu'ils croyaient assez certainement qu'il était arrivé à un seuil auquel l'épreuve était devenue un peu difficilement tolérable. Pas l'épreuve de la dunya, comme les gens comprennent aujourd'hui. Ce n'est pas l'épreuve de la richesse, ou je suis pauvre, ou je suis malade. Ce n'est pas ça le problème. C'est la fitna de ad-din, l'épreuve dans... Dans la religion et que la personne elle craint de perdre sa religion et son Iman et que la personne elle dit que je pense que je suis au niveau optimal de mon Iman à travers ma vie maintenant, je préfère rencontrer Allah Azza wa Jal maintenant, vous comprenez et que soit il demande à Allah comme on l'a dit de façon explicite comme dans le dua du prophète alayhi wa sallam, donc là c'est un dua conditionnel c'est pas de dire Ya Allah donne moi la mort on peut pas faire un dua comme ça okay? mais dans la sunnah il y a un dua conditionnel que Ya Allah accorde moi la vie tant que la vie elle est bonne pour moi accorde moi la mort si la mort elle est meilleur pour moi c'est Allah Azza wa il sait subhanallah et là on laisse quoi le choix Allah Azza wa vous comprenez laisser le choix Allah Azza wa donc dans cette situation le tawakkul et eh bien c'est un exemple ici quand on dit tawakkul c'est laisser laisser le choix Allah Azza wa Jal c'est pas je reste chez moi et je dis que que je trouve un emploi que je trouve pas un emploi que j'ai d'argent demain j'ai pas d'argent demain c'est pas important je laisse ça Allah Azza wa Jal c'est pas ça le tawakkul le tawakkul c'est lorsqu'on fait ce qu'on peut faire Et après ça, quoi C'est le domaine du kader. Mais j'ai confiance en Allah Azza Wa Jal. Je suis pas soucieux. Vous comprenez, ça m'empêche pas de dormir la nuit. C'est Allah Azza Wa Jal, c'est lui qui se charge de moi, Subhanahu Wa Taala. Waḥqīqatu euh, hād al amr donc ça on l'a déjà mentionné. Euh, comme il dit ici, il dit que son cheikh, lui Ibn Taimiya, il a dit, il ne faut pas avoir confiance et ne pas Il dit c'est un fait, il est chauffe un philosophe ne peut pas avoir le tawakkul. pourquoi parce que un philosophe il ne connaît pas Allah Azza wa Jalla il n'a pas la question ici de l'aimer c'est une question de rationalité seulement quoi la raison et la pensée mais c'est pas relié à connaître Allah subhanahu wa taala uh, Allah Azza wa Jalla sa puissance à lui subhanahu wa taala parce que c'est de tout ça que découle notre tawakkul. c'est notre connaissance d'Allah subhanahu wa taala Et, la mina al qadariyah -qa an al qailin bi annahu la yakunu fi mulkihi ma la yasha nimam des qadariyah c'est la, qad... la qadariyah c'est une secte on va pas vous compliquer les choses maintenant c'est une secte à travers l'histoire de islam qui est apparu qui renie le qadar qui renie le destin d'allah azod yaquluna anna al amra onuf les choses arrivent quoi Tout comme nous, on découvre au fur et à mesure ce qui arrive. Okay? Qu'est-ce qui va arriver dans une minute et On va le, le découvrir. Les nouvelles de demain, est-ce que quelqu'un les connaît Qu'est-ce qu'il va avoir demain comme nouvelles Sur la presse et les réseaux sociaux et dans les stations okay? Les grandes nouvelles de demain, on ne sait pas. Mais on va les, demain, on va les savoir. Les Qadariya, ils disent que c'est la même chose pour Allah Azza Ils découvrent au fur et à mesure. Les qui ne croient pas en le destin d'Allah Azza wa Alors ces gens-là ne peuvent pas avoir quoi Ils ne peuvent pas imaginer qu'ils vont avoir tawakul en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc question de tawakul ici, elle découle encore une fois de notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïe Avant de passer au deuxième point, parce que maintenant il nous mentionne, ok, c'est comme il est en train de nous donner ici Tawakkul step by step, étape par étape. Il est en train de nous donner les choses à bâtir pour avoir Tawakkul. Juste avant d'entrer de, avec ça, qui va être la dernière partie de notre halaqa, inshallah j'aimerais revenir à, à, avec ces informations que nous avons jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit au tout début, à l'introduction On avait dit qu'il y avait un lien entre Tawakkul et entre quoi Al-Hidayah. La guider. Och vad vi ska göra till Allah. Och vi skriven Par exempel. Dans le Koran Al-Kari. Jag vill verkligen prata om ett punkt väldigt important. Vi får nu att det också är att för oss. Det är att göra oss. Och som vi har sagt. Vi är inte här idag. Jag skulle komma här för att säga att vi ska göra en séminaire. Vi ska göra en formation av det här. Comment être Successful businessman Dans la religion Dans l'islam okay, Pour te faire Beaucoup d'argent Entre autres Faut avoir le plein Tawakul on Allah Azza wa Jal C'est pas ça Mon grand souci C'est pas ça Mon grand souci Notre chose La plus importante Comme on a mentionné La chose la plus noble Et la plus cruciale C'est tawakkul on Allah Azza wa Pour ce qui est de La guider De trouver le chemin D'Allah Azza wa Le chemin de la droiture De l'istiqam Et de rester sur ce Sur ce chemin Et là Croyez-moi, il n'y a personne qui va faire le travail pour toi. Il n'y a personne qui va faire le travail pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'attend Je vous demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'attend que quelqu'un va payer vos factures la semaine prochaine Quelqu'un ici va se porter volontaire, quelqu'un de très gentil va se porter volontaire et va payer vos factures la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à ça Surtout de nos jours, ok Culture capitaliste, est-ce que vous attendez que quelqu'un va prendre l'initiative de payer vos factures pour vous pas vraiment donc à chaque jour on se lève avec cet état d'esprit qui est quoi je suis responsable je dois prendre les choses en main tawakul Allah et je le fais le truc c'est que même si les gens ne le ressentent pas beaucoup de muslimines sont dans cet état d'esprit que Oui, j'aimerais bien vraiment apprendre un peu plus ma religion. J'aimerais bien un peu effacer les zones grises que j'ai dans ma tête, que les choses que je n'ai pas bien comprises. J'aimerais bien, Inch'Allah, continuer. C'est vraiment important, Inch'Allah. Mais quoi Ils attendent un certain sauveur, que quelqu'un va venir les prendre par la main pour l'emmener vers Allah, Azzawajal. Ok Par sauveur, je veux dire entre autres, pour la plupart des gens, c'est un... Un sheikh ou un imam, quelque chose, quelqu'un qui va venir un jour, cogner à ta porte pour te dire, regarde, j'ai la, la meilleure façon pour t'expliquer l'islam et je suis prêt à sacrifier de mon temps pour le faire et ainsi de suite, je suis là pour ça. Croyez-moi, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver, vous comprenez Pourquoi est-ce que je dis ça, encore une fois C'est parce que je ne parle pas seulement de moi-même, je parle de tout celui qui appelle vers Allah, qui ça prend beaucoup de travail passer le message d'Allah azza wa surtout en une autre langue surtout en d'autres langues parce que en arabe ça serait beaucoup plus facile d'amener un livre comme ça et de vous lire ce que les ulama ils ont dit tout ce que je fais ici c'est quoi c'est le travail d'un lecteur et c'est très facile je suis alhamdullah je suis je, sais, je ne suis pas responsable je sais que lorsque je dis qala an-nawawi qala ibn kathir qala al-bukhari je ne suis pas tout simplement en train de passer le message Mais dès qu'on entre ici dans quoi, la traduction, dès qu'on entre dans la question de faire des liens avec le contexte, quelque chose de lointain, le, le contexte vécu ainsi de suite, là c'est beaucoup de responsabilité, ça prend beaucoup de travail, et c'est pour cela, il y a certains frères parfois ils, ils me conseillent à moi, ils conseillent à d'autres. Pourquoi est-ce que tu fais pas plus de, essaie de faire plus de publicité lorsqu'il y a des cours, essaie de faire de plus de publicité. Et je vous dis honnêtement. Ce n'est pas mon travail, ni le travail de quelqu'un d'autre, de faire de la publicité pour dire « Je te supplie, s'il te plaît, viens apprendre l'islam. » Ce n'est pas notre obligation auprès d'Allah Azzawajal, de un. Et de deux aussi, pour nous tous, la vie est courte. Et chacun doit avoir comme priorité quoi Soi-même. Tout comme je ne vais pas venir pour payer vos factures, c'est certain. Vous n'allez pas payer mes factures aussi. Je ne m'attends pas à ça, vous attendez pas à ça. Mais encore une fois, je ne parle pas de moi, je parle juste de l'idée en tant que telle. Il n'y a personne qui est là pour vous soucier, pour, pour se soucier de toi, tant imam. Demain, il va monter ou il va descendre, ok Pour venir cogner à ta porte pour dire, ah, « Je veux m'assurer, si tu as des, des questions, si tu as des problèmes, si je peux t'aider dans ton din, ok ?» Ça c'est, encore une fois, normalement, Que si on vivait comme dans le temps des Sahaba, des compagnons, ainsi de suite société musulmane, communauté la vraie oumma forte et puissante, là on vit tous ensemble et salat al à cinq fois par jour, là c'est normal, ça c'est la norme, on ne vit pas dans cette norme ça il faut être très, consci très conscient de ça on ne vit pas en, dans, dans un temps normal pour l'islam pour un musulman, pour préserver son on vit dans un temps qui est quoi qui est exceptionnel l'autre fois Je vous donne un exemple. L'autre fois, j'étais dans, euh, dans le métro, il y avait une dame qui criait dans le métro, à l'intérieur du wagon du métro. Criait à voix très haute. Personne ne lui a rien dit. Criait pendant longtemps. Criait, s'adressait aux gens, pour que même les personnes qui sont dans d'autres wagons puissent l'écouter. Pourquoi est-ce qu'elle criait Est-ce qu'elle avait un problème Non. Elle criait pour passer le message selon elle de Jésus. Elle invitait vers Jésus. Tous ceux qui rentrent dans le métro, on, on les appelle vers Jésus. Personne ne lui a dit de commentaires négatifs. les gens sont là, celui qui est intéressé à écouter, intéressé celui qui n'est pas intéressé, Eh bien il met ses écouteurs ou autre chose. Est-ce que vous voyez la même chose arriver, quelqu'un qui va se mettre dans le métro, qui vous appelle à Mohamed, qui vous appelle, lisez le Coran, avez-vous lu le Coran aujourd'hui Est-ce que vous voyez ça, est-ce que vous, vous envisagez que ça, ça arrive Probablement que non. Même si c'est légalement quoi? possible pour tout le monde. Tout le monde, de façon théorique, aurait une chance égale. Pire encore, quelqu'un pourrait dire « Eh bien, c'est normal qu'on ne peut pas être dans le métro pour inviter vers le roi. »« Eh, on n'est pas dans un pays musulman. Peux... »« one. je peux acheter cet argument. » Par contre, dans presque tous les pays musulmans, si ce n'est pas tous, sans exception, Si tu sors dans la rue pour commencer à appeler les gens vers le ou vers le Salat, comme ça de façon aléatoire pour dire « Ya Akhi, est-ce que tu as fait le Salat aujourd'hui Ya Akhi, viens, je vais t'inviter vers Allah Azza wa Jal. » Eh bien, le soir, tu vas, payer la, tu vas passer ta nuit dans la cellule. Vous comprenez Donc, On n'est pas dans un temps normal où tu as « Da'i yad'u ka ilallah » où le, le rôle de la communauté, de la Ummah, c'est de t'appeler vers Allah Azza de te rappeler. De ce fait, comme on dit, « Sauve ta peau, prends ton propre dîn en main, fais ton propre, prends ta propre initiative pour aller apprendre la religion d'Allah Azza Être proactif. Encore une fois, n'attends pas que YouTube va te mettre comme recommandation lorsque tu vas rentrer que « Oh, how to... » les dix astuces ou bien les dix pratiques les plus importantes pour entrer le janda ok, c'est pas Youtube qui va prendre l'initiative parfois ça va passer par des algorithmes comme ça, une petite fuite comme ça que l'algorithme va te faire une belle vidéo sur l'islam en avant, mais ça va rarement arriver vous comprenez bien au contraire les Youtube, les réseaux sociaux, ainsi de suite c'est connu, ça supprime à longueur de journée ça supprime du contenu sur l'islam ou bien ça le met en arrière tu mets quelque chose sur la Palestine, on va te mettre quoi on va te mettre un avertissement qu'après le deuxième ou le troisième ton compte sera suspendu, vous comprenez alors c'est toi qui va doit Prendre l'initiative. Avoir ta en Allah Azza wa Jal. Fais ton initiative pour aller apprendre ta religion. Pour aller chercher toi-même. Pour prendre ton iman comme on a dit. Parce que al le jour dernier, même les prophètes, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ce jour-là, même les prophètes, chacun va dire quoi nafsi, nafsi, Moi-même, moi-même. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne ni ton frère, ni ta soeur, ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, personne ne va venir le jour dernier pour te dire « Tu sais quoi J'aimerais te payer des factures, j'aimerais te donner un peu d'adjur, que je partageais du hadjur avec toi. » Personne n'est soucieux de toi. Le moment où les croyants seront soucieux de leurs frères, c'est quand Quand ils vont être fil ils sont déjà arrivés au paradis, là ils vont commencer à faire « Shafa'a yashfa'oun » Là ils vont dire comme dans les hadiths authentiques Ils vont dire « Ya Allah, on a certains de nos frères qu'on connaissait dans la dunya, mais ils ne sont plus là, ils sont où ?» Ah, ils sont filles, Jahannam. « Ya Allah, donne-nous l'autorisation parce qu'ils ont été assez punis. Est-ce qu'on peut les faire sortir pour qu'ils nous rejoignent ?» Ça, c'est pas mal après. Mais avant d'entrer le jannah, il n'y a personne qui va avoir le souci de venir après toi pour te prendre par la main. et Donc, la même chose ici. Dans la dunya, chacun doit prendre ça, comme on a dit, comme une chose qui est la responsabilité personnelle. « Taïb, addarajat uthaniyah. » Comme il dit ici, Imam Ibn Al-Qayyim, prochaine étape, اثبات في الاسباب والمسببات. C'est quoi les asbab? Asbab c'est faire l'action. Faire les mesures, faire le nécessaire. Que lorsque je dis j'ai confiance en Allah Azza wa Jall, ça ne veut pas dire que la nourriture va venir comme ça du ciel. Et entrer, et là je ne serai plus affamé il faudrait que je fasse le nécessaire, que je pose des actions ça ce n'est pas contraire au tawakkul c'est le sens même du tawakkul c'est faire l'action en tant que tel en ayant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala wa anna nafiyaha tamamu atawakkul at le fait de rejeter le tawakkul je sais que aujourd'hui encore une fois il y a des choses comme en qui ne sont pas super pertinentes okay, mais elles pourraient l'être dans 10 ans, dans 20 ans Mais encore une fois, le temps il change Et quand le temps il change, c'est pas il change vers une... Le temps ne change pas Les générations ne changent pas vers une direction quoi? Bien précise, c'est pas la même direction Ça change de façon entre guillemets Aléatoire, mathématiquement aléatoire Bien sûr, c'est sous le qadr d'Allah Mais d'un point de vue de mathématiques Il n'y a pas de logique Sur le développement de l'histoire Alors, ça fait quelques décennies Ça fait quelques décennies Dans... Plusieurs pays, même plus, plusieurs pays musulmans et ainsi de suite, c'est tout à fait normal de trouver dans ton village ou dans ta ville ou autre chose des gens qui adhèrent à une certaine forme de soufisme un peu exagéré et qui te disent « Non, non, il ne faut rien faire. Moi, je fais rien. Travailler, c'est pas bien. Faire le commerce, ce n'est pas bien Faut placer ta confiance en Allah. » La gare à toi, si tu vas commencer à dire que euh, okay, c'est pas ça l'islam et tout là. Bien sûr, aujourd'hui, on comprend que c'est complètement le contraire, ok euh, Société fondée sur la productivité, le travail, l'emploi et les heures supplémentaires et ainsi de suite. Personne ne va croire en ce genre de choses, que ne fait pas le travail. Mais là, attention, là il ne faut pas faire quoi l'erreur qui est inverse. Alors, c'est quoi, quoi la balance Écoutez bien ça, ce principe, la balance entre en tant que confiance, pleine confiance en Allah Azza wa Jal, et entre l'akhv et faire les, les actions, les ulama, comme ils nous expliquent ici, Ibn al-Qayyim, tu dois faire les asbab, tu dois faire les actions nécessaires, mais les actions nécessaires doivent quoi Ne pas dépasser ces mains, c'est ton corps qui est relié aux actions, aux mesures. Ton cœur ne doit aucunement être quoi? lié au Mesure. Il y a une grosse tempête de neige à Montréal et tu as, mashallah, une auto four-wheeler bien puissante, bien forte. Tu as acheté les meilleurs pneus d'hiver disponibles pour bien avoir une bonne teneur sur la glace et sur la neige et ainsi de suite. Et là, c'est une soirée où on te dit, attention, la conduite est dangereuse. Il faut faire très attention. Alors ici, c'est quoi Est-ce que tu as pris les esbab ou non Est-ce que tu as pris les mesures nécessaires Oui, alhamdoulilah, Allah Azza wa t'a donné les moyens pour cela. Tu as un, un véhicule qui est, mashallah, tu as des pneus d'hiver, mashallah, ainsi de suite. Mais c'est quoi le tawakul ici qui pourrait nous dire qu Qu'est-ce qu qui, qu qui nous manque pour avoir le full tawakul c'est Allah Azza donc le cœur il est relié quoi à Allah subhanahu wa ta'ala le moment où la personne elle dit moi ouais, ils vont voir ce soir viens viens avec moi tu vas voir comment on va conduire tu vas voir moi mon auto tu vas voir moi tu sais combien j'ai mis d'argent sur ces pneus divers c'est les meilleurs alors tu vas voir la différence entre nous et les autres sur la route là tu es sorti du domaine de quoi de Al-Tawakul parce que ton cœur il est relié à au matériel vous comprenez donc ni Je vais prendre ça à la légère pour dire « Non, non, je vais prendre des pneus d'été et rouler et moi j'ai tawakul en Allah Azza wa N'aie pas peur. Okay? Donc ça c'est contraire au tawakul parce que je n'ai pas pris les asbab Donc les asbab ils doivent être pris par l'action, pas par le cœur. Mais le cœur, il est dé déconnecté des asbab Vous comprenez, le cœur, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. « hamdulillah j'ai un commerce », quelqu'un va dire à ses enfants. « hamdulillah on a un commerce ». Alhamdoulilah, qui amène beaucoup d'argent. Notre commerce, ça fonctionne très bien, Alhamdoulilah, pour notre famille. Est-ce que je peux dire pour autant, je n'ai plus, je ne crains plus la pauvreté pour l'avenir. On a de quoi vivre pour deux, trois siècles. Est-ce que je peux penser comme ça Non. Ce que je peux dire à mes enfants et à ma famille, c'est quoi Je ne crains pas pour l'avenir, c'est Allah Azza wa qui est Mon cœur, il est relié, Allah Azza pas à mon commerce. Mon commerce, n'est qu'un sabab. c'est une porte. Si Allah Azza il veut, elle va se fermer demain. Et si Allah Azza il veut aussi, elle va se fermer demain, il va y avoir une autre qui est encore meilleure, qui va s'ouvrir. Ou il n'y a pas une autre qui va s'ouvrir. Vous comprenez Est-ce que c'est clair ici cette petite distinction entre la connexion du cœur et entre les actions Il ne faut pas mêler les deux. Le cœur ne doit aucunement être lié aux créatures ou bien aux actions et ainsi de suite. Il doit être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'on a mentionné le sens de « At-tawakul » C'est tout allah subhanahu wa ta'ala. « Wa qada bi-tulu'il hububillati tuzra'u bi-shakki l-ardi wa Un beau principe ici, encore une fois, c'est que lorsqu'on parle des esbèbes, écoutez bien ça, est-ce qu'il est qu y a des, des esbèbes qui sont spécifiques aux croyants, seulement aux musulmans Si tu es musulmane, il y a des esbèbes pour toi. Si tu n'es pas musulmane, il y a des esbèbes. À l'extérieur, bien sûr, du domaine des ok. Donc, salat, oui, c'est un sebeb, ok. Mais la salat, pour qu'elle soit valide, il faut avoir le, le imam. Mais on parle dans la vie de tous les jours. De ce fait l'erreur de certaines personnes qui assument que parce que je suis musulman tout ce que je fais ça va marcher ça c'est faux si je prends des graines pour planter ok, planter à une plante comme ça ou pour mettre un arbre ou autre chose et je vais les mettre dans une terre aride et je ne vais pas mettre, mettre d'eau dessus, je laisse ça de façon ça va être une terre qui est sèche Et je dis quoi Tawakkaltu ala Allah. Je suis mu'min. Je fais quiyamul lail. Je donne beaucoup de sadqa. Est-ce que vous pensez que ma plante va sortir hmm? Non. Parce que je suis en train de défier les lois que Allah Azza wa Jalla a établies dans cet univers. Mon islam n'a rien, ne va rien m'apporter de plus ici. Je suis pas un prophète. J'ai pas des miracles. J'ai pas des quoi des mu'addisat comme Allah Azza wa Jalla accordait aux prophètes. Si maintenant un cafir mécréant, le pire des mécréants, Pharaon lui-même, il va choisir une terre fertile, il va amener des experts qui vont l'aider ainsi de suite pour planter son arbre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une grosse chance que l'arbre va grandir Oui. Si quelqu'un va nous dire, lui c'est Pharaon, il est maudit, tu vas voir, l'arbre ne va pas sortir. Qu'est-ce qu'on va lui dire On va dire, non, ce pas vrai, pas nécessairement. Oui, si Allah Azza wa Dzih le veut, ça ne va pas sortir. Mais ce n'est pas la règle. C'est l'exception. Vous comprenez De ce fait, les asbab ont un caractère universel. Notre tawakkul, c'est une question. Ce n'est pas seulement une question. C'est pour avoir les conséquences. C'est plus que cela. Notre tawakkul, c'est une ibadah. C'est une obligation qui fait partie de tawhid. Et ça nous amène de plus. Là où il y a la distinction entre le moumine et le kavé, entre le croyant et le mécréant, c'est quoi C'est que le tawakkul... Une fois qu'on fait les asbab, oui, il y a quelque chose d'autre qu'Allah Azawajalla qui nous donne un mot que vous connaissez tous, qui est la baraka, la fameuse baraka, bénédiction. Ok, baraka c'est quoi? khair al kathir fi al yasir. C'est lorsque le, les conséquences d'une chose, les bonnes conséquences, elles sont multipliées. Alors là, oui, c'est le mot. Mais il fait quelque chose. Le kafir il fait la même chose. Deux choses bien soignées, bien faites, bien préparées qui obéissent aux règles de cet univers qu'Allah a créé. Mais là, parce qu'il est moumine, parce qu'il croit en Allah, il craint Allah, Allah, Allah, Allah, Allah lui donne quoi là La baraka. Enna ma yudaifullahu li mayyasha' subhanahu wa ta'ala. Alors là, oui, ça va être, les conséquences vont être multipliées. Le bien, comment est-ce qu'il va profiter de ça dans la dunya, dans la Ce n'est pas comme pour le, pour le kafir. Il y avait une question L'état d'anxiété, oui, ça peut l'être, ok, ça peut l'être, oui, donc, l'anxiété, je ne suis pas un psychologue, il y a des situations, c'est certain qu'il y a des situations dans lesquelles l'anxiété est due à une certaine forme de maladie ou bien de problème psychologique, ok, due à un incident ou autre chose dans, dans la vie, que c'est quelque chose de, de normal. Moussa salam, il est passé par une mauvaise expérience et lorsque Allah a.s. lui a dit reviens revient chez Pharaon et appelle-le vers Allah a.s. et ainsi de suite qu'est-ce que Moussa salam il a dit au début <alayani> <Malaysia> a... Haroun il a une certaine peur de Pharaon. vous comprenez mais même cette anxiété-là elle doit être renversée par un travail qui est un travail de de hymen spirituel, ou si c'est une anxiété qui n'a pas de cause particulière, qui n'a pas de cause particulière, ce n'est pas dû à une mauvaise expérience ou autre chose, alors oui, ça peut être un signe de quoi Un manquement de tawakul. Ça veut dire quelqu'un qui est anxieux de façon permanente, de façon récurrente pour tout et pour n'importe quoi. Ou quelqu'un qui est négatif dans tout, ok, Il pense que tout ne va pas fonctionner. Alors là, c'est un signe de manque de tawakul. Oui À à son... Donc, euh, oui, je comprends. Encore une fois, ça dépend de la situation, ça dépend de la cause. Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne dors pas la nuit à cause de cette situation Vous comprenez On comprend que perdre son enfant, mon enfant est introuvable. On le cherche partout, il est introuvable. Ce n'est pas comme quoi Je ne dors pas la nuit parce que mon boss au travail m'a dit que ah, toi avec le travail que tu fais actuellement, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Vous comprenez Donc, la gravité de la chose, c'est certain qu'il y a des choses, c'est des épreuves qui sont tellement importantes que ça demande un très haut niveau de Tawakul pour que la personne puisse dormir la nuit. Vous comprenez Sans être soucieuse et que parfois, c'est justifié totalement que la personne elle ne puisse pas dormir la nuit. Comme on l'a mentionné ici dans l'exemple de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un enfant qui est perdu, par exemple. Vous comprenez Mais comme j'ai dit, si c'est un état qui est constant de la personne, la personne toujours, il y a quelque chose de aujourd'hui, et dans un mois, et dans un an, et dans deux ans, il y a toujours quelque chose qui l'empêche de dormir dans, dans sa vie. Là, c'est certain que c'est quoi C'est une très forte probabilité, sauf encore une fois, je ne suis pas psychologue, il y a des situations dans lesquelles c'est un problème psychologique ou autre chose, mais dans la norme, pour les personnes qui sont normales, dans la norme, ça c'est un fort signe de manque de tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala parce que le tawakkul il doit me mener à ce stade là où je dis regardez hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam encore une fois c'est rasoulullah alayhi salatoums oui mais il nous sert de modèle on peut pas arriver à son niveau mais on peut appliquer des choses qui se rassemblent dans la vie de tous les jours qui sont lorsque le prophète sallallahu alayhi wasallam un jour il était tout seul il n'est pas avec ses compagnons il est tout seul sous un arbre et qu'il y a sous soudainement l'un de ses ennemis qui, qui apparaît devant lui avec une épée et qui va lui dire maintenant il y a Mohamed qui va te protéger contre moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ses compagnons qui sont autour de lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est pris par surprise il n'est pas armé, il n'est pas prêt à lui faire face et ainsi de suite qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit parce que là c'est quoi est ce qu'on peut faire esbeb il n'y a rien à faire ici Quelqu'un qui te prend par surprise et tu es en situation de faiblesse, qu'est-ce qu'il a dit le prophète En toute confiance, Allah, c'est Allah qui va me protéger et l'épée est tombée de la main de l'autre. Ça c'est Rasoulullah alayhi salatu wa Vous comprenez, Allah azza wa jalla le protège avec des miracles. On ne dit pas que c'est obligatoire pour nous dans une situation pareille que le prophète sallallahu alayhi wasallam. C'est obligatoire d'avoir la même réponse, de dire c'est Allah qui va me protéger. Okay? Ça demande un trait au niveau de, de Iman et de Tawakul. Ce n'est pas une obligation. C'est normal que quelqu'un dans une telle situation va être apeuré. va pas avoir... Mais comme on a mentionné, normalement la règle dans la vie du croyant, c'est que le croyant, il a confiance en Allah Azza wa Jall, il n'est pas anxieux de tout et de n'importe quoi, sauf peut-être parfois comme on a mentionné, des choses majeures qui arrivent et qui demandent parfois du temps pour que la personne vraiment quoi, elle va renouveler son iman en Allah Subhanahu wa Ta'ala et sa confiance en Allah Azza wa Jall. après ça, il nous dit "Wa lakinna min tamam al-tawakkul", ça on l'a déjà mentionné. Och så är orsakerna till huvudet och ordningen i religionen. Då kommer vi att använda dig i minuter, inshallah, allahazawajalla, för att få dig att fråga. Och vad är orsakerna till huvudet och ordningen i religionen? Och vad är orsakerna till huvudet och ordningen i religionen? Och vad är orsakerna till huvudet och ordningen i religionen? Och vad är orsakerna till huvudet vont faire toute une transformation positive, bien sûr, dans votre vie. Si on arrive à ce niveau dans lequel, lorsqu'on prend les esbebs, c'est quoi les esbebs, encore une fois, qui pourraient nous rappeler Les causes. Lorsque j'étudie pour mon examen. Lorsque, quoi, je vais au travail le matin. Lorsque, lorsque. Alors, si on arrive à une situation, à un état dans lequel je change de paradigme, je ne prends pas les esbebs, Parce que c'est comme ça que tout le monde le fait. C'est comme ça qu'on m'a dit de le faire. Non. Je prends les esbab parce que Allah m'ordonne de le faire. Ça devient quoi une? Ibadah. Vous comprenez? Là, je suis tout simplement en train d'accomplir une mission. Si Allah Azza wa il me dit arrête, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Allah Azza wa il me dit va chercher le rizq. Le matin, je vais à mon commerce je vais à mon travail et là à chaque minute que je travaille par exemple quelqu'un qui est payé je ne sais pas moi à la commission ou autre chose quelqu'un qui est payé très bien chaque minute ça vaut de l'argent je suis en train de donner un effort c'est de l'argent c'est de l'argent c'est de l'argent qu'est-ce que je suis en train de faire ici c'est Allah qui m'a dit de faire ça pour chercher le risque le halal mais à ah, la adhan, hayya ala salat hayya ala -al. Là, c'est quoi le nouvel appel de la l'ibadah hmm? Allez faire salat. Ah, ah qu'est-ce que je fais Je fais mon travail. Pause. Pourquoi Je ne suis qu'un serviteur qui exécute les ordres. Allah Azzawji dit, maintenant c'est la salat, je vais aller faire salat. Là, c'est quoi C'est un changement de... Ce n'est plus, C'est une contradiction. Est-ce que je fais ce qu'on me demande de faire ou est-ce que je fais qu ce que Allah Azza wa Jalla me demande de faire Vous comprenez Là, c'est difficile de concilier entre les deux. Non, maintenant, je suis quoi Toute ma vie, je suis un abd Allah Azza wa un serviteur qui fait ce qu'Allah Azza wa aime. Là, non seulement, je suis récompensé beaucoup plus. Ibn Abbas, il dit Il dit Allah, il me récompense pour mon sommeil parce qu'il ne dort pas, parce que tout le monde dort et qu'il faut dormir. Il faut dormir, c'est tout. Non, il dort pour se préparer pour une nouvelle journée de, de ibadah, d'adoration d'Allah, de faire ses obligations. Et toujours comme on dit, la ibadah, ce n'est pas seulement la salade. Bien sûr, la salade, c'est la chose clé de la ibadah. ok On n'exclut pas la salade, c'est la chose, l'illustration la plus évidente de la ibadah. Mais la ibadah, c'est tout. Prendre en charge sa famille, c'est la ibadah faire c'est liens de famille, c'est l'ibada, ses parents, c'est l'ibada, ok? faire ses obligations rembourser ses dettes, comme on a dit, dire la vérité, soutenir les les opprimés, les faibles, aider les orphelins, tout ça c'est ibada, ça fait partie de la religion d'Allah Azawajalla. wa tout ce que Allah Azawajillil aime, il approuve il ordonne il encourage de faire c'est l'ibada. Mais moi, je le fais avec la bonne intention, je suis récompensé et de deux aussi j'ai la fameuse quoi? Baraka, là tu vas voir que Allah il t'aide dans tout. Tout va... Donc dans ta vie, il ne va pas avoir cette double vie. Que parfois je dois aller faire la salat et parfois je dois faire la umrah. Non, tout est ensemble. Tout va s'intégrer. Et Allah Azza wa il va t'aider, inshallah ta'ala, à avoir une belle vie qui est fluide. Et finalement, il dit ici, pour ce qui est du prophète, alayhi salatu wa salam, خَيْرُ Celui qui avait le plus tawakkul en Allah Azza wa Il était, alayhi salatu wasalam, quoi Il n'a jamais délaissé des esbab. Regardez, les esbab de nos jours sont associés dans le mind, dans l'esprit des musulmans. Le mot esbab, pas le mot en tant que tel, mais ce que ça signifie, vous le savez, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez lever votre main. Okay? Mais les musulmans aujourd'hui la plupart des musulmans à travers le monde, ils associent Esbeb avec quoi L'Occident. C'est l'Occident qui a les Esbeb. Parce qu'en Occident, ils font tout de façon méthodique. Ils prennent tout au sérieux. Ils ont des mesures pour tout. Des mesures d'urgence et des mesures de temps normal et dans les bonnes situations et les mauvaises situations. Ils ont des budgets pour tout, et ainsi de suite. Donc, là, ils ont Encore une fois, il y a ce certain complexe que là-bas il y a les asbabs, il y a le matériel, Mais nous on a quoi Tawakkul Allah Azza wa Jal On a ce qui est dans le cœur. Allah il est avec nous Il nous aide Alors qu'en réalité quoi On doit être les meilleurs même dans les esbab C'est pour ça il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il n'a jamais délaissé les esbab Lorsque c'était possible de prendre les esbab Il nous cite comme exemple Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lors de la bataille de Uhud Non seulement il, il s'est protégé comme il, il, il le faisait toujours, salam, il a porté une double armure, deux armures. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, craint la mort Non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas mourir, il veut rester Non. Mais le prophète sallallahu alayhi qu'est-ce qu'il fait ici quoi? Il ne porte pas l'armure ici parce qu'il ne veut pas mourir, il porte l'armure parce que c'est une ribède de porter l'armure en situation de guerre, pour se protéger. Alors il dit... dit que le prophète alayhi wa sallam ne s'est jamais présenté dans une bataille exposé, Ça veut dire sans armure. Sans être protégé par, par des armures. Il dit ici <mère> <'éthi> Comme le font ceux qui n'ont pas de science et de connaissance. Imam Ibn al il fait référence à tout soldat qui va aller comme ça dans, la baïde, dans, dans une bataille. va dire, moi je ne vais pas porter d'armure. Enlève ça. C'est Allah Azza wa Jalla qui écrit quoi le, le adab. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a écrit, ça va arriver nonsense. Pro prochain exemple qu'il donne, il dit wa kana sallallahu alayhi wa sallam yudakhiru li ahlihi qouta sana, wa huwa sayyidul mutawakkilin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu qu'il faisait Il épargnait pour sa famille. Qu'est-ce qu'il épargnait Le qout, al qout, c'est la nourriture, okay, la nourriture, surtout ce ce qui est yudakhir. Okay, yudakhir ça veut dire comme le riz, ainsi de suite, de la nourriture qui est non périssable. Donc on peut laisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préparer comme ça le route pour sa famille pour une année entière c'était mis de côté ça c'est le route de l'année si quelque chose arrive si on est pris par surprise si on est mal pris eh bien on a de quoi manger pour une année entière alors qu'il essayait de al mutawakilina alayhi salatou wa salam وكان إذا سافر في جهاد أو حد أو حج Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de ses longs voyages, comme par exemple pour le pèlerinage ou pour les guerres ou autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait ?« Hamalazzaada wal mazadata » Il portait avec lui la subsistance, ça veut dire, la, la, encore une fois, la nourriture et ainsi de suite. Encore une fois, vous allez trouver dans des livres de biographie de l'islam que parfois on va te dire, telle personne pieuse eh bien, avait tellement de en Allah que quoi Il voyageait dans le désert sans eau et sans nourriture. Il disait, il disait que c'est Allah Azza wa qui va me protéger. Ça c'est contraire à la sunnah et à la pratique du prophète Alayhi wasalam, qui est Sayyidu Al-Mutawakili. Donc en somme, on fait de notre mieux, on pose les actions nécessaires, après ça on laisse le reste à Allah Azza wa et on n'est aucunement inquiété ou inquiété ou soucieux. Bien sûr, lors de notre prochaine halaqa, on va parler de la deuxième partie ici sur la pleine confiance en Allah azzawajal. il nous reste encore beaucoup d'informations que l'imam, Ibn Al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, il nous mentionne avant de, avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de mentionner Qu'on une fois, priorité avant tout aux questions reliées au sujet, après ça s'il y a d'autres questions hors sujet, inshallah. oui Okay. Là, là vous m'avez posé une question qui contient plusieurs façades okay? parce que vous avez parlé précisément des parents Donc, première chose bien sûr on le rappelle toujours obéir à ses parents dans le raisonnable dans le marouf c'est une obligation en islam okay? sauf si c'est quoi sauf si c'est contraire à la religion d'Allah Azzawajal ou que ça nous cause un tort qui ne leur fait rien gagner vous comprenez parce que c'est clair que mes parents me demandent de faire quelque chose de haram Je ne leur obéis pas. Je dois leur répondre de façon respectueuse quand même, mais je ne leur obéis pas. Ou mes parents me demandent de faire quelque chose qui va me faire du mal à moi. Ne va pas au travail aujourd'hui. Pourquoi Parce que j'ai tout simplement le goût de te dire ne va pas au travail. Alors je n'ai pas l'obligation d'obéir à mes parents. Mais si mes parents, surtout bien sûr si j'ai une famille à prendre en charge et ainsi de suite, mais si mes parents me disent ne va pas au travail aujourd'hui parce que quoi Ta mère, elle te dit, je ne me sens vraiment pas bien, il faut que tu restes avec moi. Là, c'est obligatoire de quoi D'obéir à tes parents, parce qu'il y a une maslaha pour eux ici, quelque chose de... Donc, lorsque, si mes parents me disent, ne sors pas, parce que c'est dangereux de conduire, que je ne sors pas, moi, pour quelque chose qui est très important, encore une fois, nourrir mes enfants ou autre chose, alors, dans ce genre de situation, c'est important de rappeler que je sois convaincu ou non, parce que mes parents me disent que ça se tient leur log logique ou non, je dois leur quoi Maintenant, si on sort du cadre des parents, on parle seulement de la question de sortir ou ne pas sortir parce que c'est glissant, je crains la mort. La question du risque en islam, okay, prendre un risque, encore une fois, ça, ça fait intervenir le, le tawakkul. Si les indications, si la situation m'indique qu'il y a un risque qui est vraiment élevé, qui est excessif okay? c'est quelque chose de vraiment quoi risqué à l'extérieur ou à l'intérieur n'importe quel action qu qu'on fait que c'est risqué pour, pour, il peut avoir des dommages qui sont, qui sont sérieux alors dans la religion dans Allah quoi? on ne prend pas un tel risque sauf bien sûr s'il y a une raison qui est quoi valable qui pourrait nous citer une raison valable de prendre un risque excessif Il y a un risque quelque chose de quelque chose de d'assez sérieux le risque il est assez présent pour quelque chose qui pourrait avoir des conséquences graves mais je dois prendre le risque oui donc ça c'est pour conduire mais je veux quelque chose de, de plus simple plus direct ça peut sortir de la neige et de et encore une fois de la de la terre glissante parce que si vous allez réécouter après ça cet enregistrement l'été une fois qu'il va être sur internet vous allez dire mais il y, y a pas de neige à l'extérieur oui Ok, donc un chirurgien qui doit opérer, mais là ça reste encore une fois que c'est entre le risque, mais parfois c'est toi qui es exposé. Comme pour les pompiers, ok, les pompiers parfois ils doivent intervenir à l'intérieur du feu pour essayer de sauver des personnes. Est-ce qu'il y a un risque pour, le, pour la personne, celle qui intervient Le pompier, oui, il s'expose à un risque ici, c'est le feu, c'est quelque chose d'assez grave. Okay, mais encore une fois, c'est une question de « darura » ici. C'est une justification bien particulière. Il y a une raison bien particulière. Donc, le risque en islam, si c'est quelque chose d'assez grand, le plus que le risque il devient important, le plus que quoi la conséquence qu'on cherche, la raison qui nous pousse à prendre ce risque doit être importante selon le regard de « sharia » de l'islam. Parce, parce que chacun il a sa propre vision de quoi. Je vous donne un exemple. Les fameux sports-experts, Sport expert, sport extrême, sport expert. <rire> J'ai eu du placement de produits ici, dans la halal. Les sports extrêmes, faire des sports extrêmes, okay, qui, encore une fois, faire, euh, je sais pas moi, du saut comme avec un parachute ou autre chose. Pour le simple plaisir. Okay, ça, ça se rapproche, si ce n'est pas, dans le haram, dans l'interdit. Le plus que le risque, il est quoi Il est sérieux. Pourquoi C'est quoi la maslaha derrière C'est quoi l'avantage qu'on gagne Qu'est-ce qu'on gagne derrière hum? Le plaisir, l'adrénaline. Ok <rire> Selon le regard, selon ici, selon, ce que, selon les, les paramètres de l'islam, ça, ça a quoi Un aspect hyper superficiel. Hyper superficiel. Ok Alors face à ce risque, s'il n'y avait pas de risque, si tu le fais quelque chose, si ce n'est pas quelque chose de risqué, ok, tu cours pour avoir le plaisir, pour avoir de l'adrénaline, il n'y a pas de problème. Voilà qui faire quelque chose de risqué qui pourrait mettre ta vie en péril. Ça dans l'islam, c'est c'est interdit parce que la cause derrière ça n'a pas de valeur dans l'islam. Mais on peut pas comparer cela avec. La cause qui est de sauver une vie, par exemple. Surtout si c'est la job de quelqu'un, c'est sa fonction, comme un pompier. C'est lui qui a porté cette responsabilité au nom de la société, de la communauté. Vous comprenez Après ça, le plus que le risque, le risque il est moindre, okay le plus qu'on doit, le, il devient quoi Négligeable jusqu'à ce qu'on arrive au seuil des risques qui sont communs de la vie de tous les jours. Notre vie est pleine de risques, okay si on ne fait pas. Et c'est là où notre tawakouli doit intervenir. Il n'y a, a pas de vie sans risque. Ok, à chaque instant de notre vie, à chaque chose qu'on fait, vous savez les gens qui peuvent pas ouvrir poignée de la main, de la poignée de la porte parce que peut-être il y a des germes, et ils peuvent pas, je sais pas, manger telle chose parce que peut-être il y a des germes, mais peut-être, ok, ça c'est extrême, ça c'est éviter le risque d'une façon qui est extrême, surtout si, si ça te pousse à désobéir à l'arsenal à ne pas remplir certaines des obligations. Donc, ce genre de risque normal, commun de la vie fait partie de l'épreuve, on l'accepte et on dit tawakel tu'ala. Allah, lana. Troisième point qui est relié aussi à votre question, parce que le début de la question m'a oublié un exemple que j'ai oublié de citer. Les parents qui veulent protéger vos, leurs enfants, vous avez dit. Alors c'est important ici. Euh, dans la culture arabe, par exemple, dans les pays arabes, surtout les pays du Maghreb et tout, les parents qui veulent protéger leurs enfants ou les enfants ou les adultes qui veulent se protéger eux-mêmes, la fameuse main de Fatima comme ça, ok Ce genre de pendentif, ça c'est interdit dans la religion d'Allah Azzawajal. Ça c'est shirkon, c'est une forme de polythéisme. C'est un péché majeur et même parfois quoi Un shirk majeur qui est de la mécréance dépendamment de l'intention de la personne et de ses croyances. Mais la moindre des choses, c'est quoi C'est Shirk majeur. Et le prophète alayhi wa sallam il dit quoi Celui qui porte un tel pendentif, et bien Allah aza il va le laisser à son pendentif. C'est un pendentif qui va devoir te protéger et il ne va pas te, proté... te protéger parce que ce n'est que du matériel, ce n'est que de la matière vous comprenez Alors le croyant comment est-ce qu'il se protège C'est pas avec la main à 5, ni avec khamsa, ni avec un pendentif, tu te protèges avec ta Allah Azza wa Jal, avec les bonnes œuvres et avec entre autres le zikr d'Allah Azza wa c'est ça la fortresse, qui te protège de shayatinul jini wal ins, les pendentifs La magie, le séhr, ce, ce genre de choses, la roquia qui n'est pas la roquia par le Coran et par les invocations, les cités et ainsi de suite, ça ne fait que attirer les shayatin qui vont venir. Ça les attire comme un aimant et ils vont être présents partout dans ta vie, que ce soit le djinn ou bien shayatin de al-ins ou shayatin bil-azoad. Oui, Achy. faire la moto, pour lui c'est pas dangereux, mais c'est sûr que sa mère, tout ce qu'elle voit, c'est une machine euh, à mort. À mort voilà. Alors pour la maman, c'est un risque qui ne sert à rien, etc. mais pour son fils, c'est quelque chose de normal, il a, fait, il a fait ses cours, pour lui il je vois aucun danger de C est, c est peut faire, Encore une fois, vous me compliquez toujours la tâche en mentionnant pas. que c'est ta mère qui n'est pas, ok <rire> Dis-moi si c'est ton ami qui n'est pas convaincu, dis-moi que c'est ton ami qui a peur pour toi. Non, ami, si c'est ton ami, parce que ta mère, toujours rappelle-toi, ta mère, sauf si ta moto c'est ton gagne-pain, c'est avec ça que tu livres de la pizza et que tu ne peux faire qu'avec une moto et que tu ne peux pas manger si tu n'as pas de pizza est livré. Alors là, c'est pas obligatoire d'obéir à ta mère. Mais si c'est seulement pour le plaisir et tu vois ta mère à chaque fois ton, son cœur et il bat à, à 100 à l'heure jusqu'à ce que tu reviennes le soir, alors c'est très important ici de quoi D'obéir à ça, à sa mère وَلْخَيْرُ كُلْهُ فِذَلِكْ فِي بِرْي وَلِدَيْكْ Inch'Allah Allah Azza wa va te donner du bien dans ça. Mais si c'est une question ici de, ah mon ami il m'a dit fais pas la moto, que okay, c'est vraiment dangereux et ainsi de suite, ça c'est comme tu as mentionné le risque ici il est quoi il est Il est relatif, ok Parfois, quelqu'un qui ne connaît pas bien la chose pourrait quoi Exagérer le, le risque. Alors que quelqu'un qui connaît vraiment la chose, connaît les limites de, de ce risque-là. Mais encore une fois, le plus que le risque est présent, un saut, euh, encore une fois, un saut de parachute, c'est pas comme une moto, ok On, on s'entend. Et la même chose ici, l'auto... Euh, d'utiliser une moto selon les règles de la route et selon... Ce n'est pas comme quelqu'un qui va dire « Moi, je vais rouler avec mon... ma moto à 150 lorsqu'il n'y a pas de policier parce que ça me donne de l'adrénaline. Okay? » Donc là, avec le même outil, le risque, il est monté à 200-300% en 100 ans. Donc, c'est quelque chose de relatif. Ça dépend du degré de... Encore une fois, d'unanimité des gens qui connaissent le domaine. Est-ce que ça... c'est que une question qui fait... Qui partage, Ou bien est-ce que pas mal tout le monde est convaincu que c'est un grand risque Et c'est une question aussi, encore une fois, de toujours voir la cause. Qui, et comme on le dit toujours, azawajal, même si on n'a pas bien sûr le, le temps de répondre à ça en détail, comme on le dit toujours, le musulman plus que possible, il doit faire en sorte que sa vie, elle ait un sens. Purpose, toutes ses actions, il se demande pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que je sacrifie Pourquoi est-ce que je veux faire ça Est-ce qu'Allah Azzawajal aime ça ou il n'aime pas ça Est-ce que c'est important pour Allah ou c'est pas important pour Allah subhanahu wa ta'ala okay? Ça c'est quelque chose à prendre en considération d'un côté et de l'autre côté parce que le musulman, une fois que tu as ce genre d'esprit-là, de, euh, ça va t'aider à répondre à la question est-ce est que ta vie elle est importante ou non Est-ce que ta vie elle est importante ou non Question que je vous pose. Ta vie elle est importante, mais pourquoi est-ce que ta vie elle est importante Le pourquoi pour le bousslim, pourquoi C'est parce que c'est une amène qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc de ce fait je dois quand même la protéger avec les asbab que je peux. Et de deux, parce que ma vie c'est quoi C'est mon business de la akhirah. c'est avec ma vie, c'est avec mes souffles, avec chaque minute que j'ai dans ma vie que je peux faire des bonnes œuvres et que je peux renouveler mon repentir, se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça comme on a dit ça rentre ici, ça intervient pour faire cette balance du risque. Et de ce fait, on va devoir arrêter la halaqah s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, ça va être de façon non officielle. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.